Des orages déjà possibles dans la nuit de mercredi à jeudi, des orages qui pourraient même s'avérer violents localement et puis après tout ça jeudi, il devrait faire plus frais, 22 à 26 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Un grave accident en France a provoqué la pagaille sur les autoroutes en Belgique. Des automobilistes sont restés coincés pendant des heures avant la frontière avec euh, l'île. Il a fallu refuser du monde dans les piscines aujourd'hui. La chaleur a fait bouger les foules vers les points d'eau. Au domaine du bois des rêves du côté de Louvain-la-Neuve, il a fallu refuser du monde. De ceux qui ont eu la chance d'y accéder en ont bien profité. Est-ce que le poisson mort quand il fait chaud comme ça Oui, il mord quand même, Pendant que Monsieur Pêche, vous faites bronzette, vous Oui, bien sûr. Écran total Oui, 50, bien sûr. Les jeunes d'aujourd'hui seront moins riches que leurs parents. C'est le résultat d'une étude du rapport McKinsey. Les CPS, eux, s'en sont rendus compte depuis longtemps déjà. Nous irons à Spa en fin de journal. Journée spéciale pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de la musique. Le journal sur vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Et bonjour Cyril, bonjour à tous. Des automobilistes donc bloqués depuis des heures sur l'autoroute par 30 degrés en plein soleil. Oui, c'était la pagaille hein. depuis ce matin à la frontière. Un accident s'est produit à hauteur de Villeneuve d'Ascq en France. C'était vers 9h30. Deux poids lourds se sont percutés. Vers midi, un deuxième accident s'est produit dans le bouchon et dans ce deuxième accident, deux personnes sont décédées. Conséquence, l'autoroute a été fermée. Elle a même été fermée dans les deux sens au début de l'après-midi. Bref, les automobilistes qui venaient de l'A8 et de l'E42 le sont restés à l'arrêt sur plusieurs kilomètres avec une chaleur épouvantable. Guillaume Gilbert, vous êtes sur place. Qu'en est-il à présent Est-ce que l'autoroute est dégagée Alors pour le moment, l'autoroute est complètement dégagée. Je me trouve ici au-dessus du pont, euh, à hauteur de Bézieux, un petit village euh, au nord de la France, juste après la frontière avec la Belgique. C'est par ici que les voitures coincées dans le bouchon ont pu quitter l'autoroute. Il y a maintenant euh, une demi-heure, maintenant. mais euh, avant de pouvoir sortir, cela a été très pénible pour eux, euh, les voitures complètement à l'arrêt, vous l'avez dit, pendant plusieurs heures. La protection civile française est intervenue sur place avec des berlingots d'eau qui ont été distribués aux automobilistes pour, les, pour se rafraîchir. Euh, ici, l'autoroute est toujours fermée, la bretelle d'accès est toujours bloquée euh, et elle ne sera pas avant, ré réouverte avant euh, minimum une heure. Ok, merci beaucoup Guillaume et vous nous tenez euh, au courant pour la suite de ces accidents en, donc, sur l'A27 en France qui ont eu des conséquences pour les automobilistes venant de Belgique. Alors, 32 degrés en campine aujourd'hui, l'été est enfin arrivé Le bonheur pour les glaciers, les vénards qui ont une piscine ou ceux qui installent ou réparent des airs conditionnés. Le bonheur aussi pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et il y en a beaucoup en ce mois de juillet, ça tombe bien. Les piscines, les espaces verts sont donc pris d'assaut. En brabant wallon, le domaine provincial du bois des rêves est carrément noir de monde. La piscine extérieure déborde, autrement dit elle a atteint sa capacité maximale soit 1800 personnes depuis midi, on refuse du monde Jean-Claude complète Veuillez rentrer chez vous, je vous remercie, bonne compréhension. Madame, il fait pas trop chaud aujourd'hui Un petit peu quand même, oui, mais on profite justement de cette belle piscine au bois des rêves. Il y a tout ce qu'il faut ici sur place, il y a une petite, une petite buvette, on a pris avec et tout. Donc... Ça c'est sûr, avec la chaleur qu'il fait, il vaut mieux avoir de l'eau à côté parce que sinon... Pas trop chaud Euh, Si quand même, oui. Oui, beaucoup. Alors la piscine, heureusement qu'elle est là aujourd'hui Ah oui, parce euh, oui. que sinon, euh, je pense que c'est vraiment, on serait déjà mort. Il y a pas trop de monde Si, quand même assez. On que... s'amuse quand même oh Oui, très bien. Le domaine du bois des rêves, c'est vraiment le site idéal, par temps de canicule Ouais, je pense, Voilà, il y, y a un grand espace vert, un point d'eau pour les grands, un point d'eau pour les plus petits, donc euh, c'est parfait, je pense. À la plaine de jeu, les parents protègent leurs enfants avec de la crème solaire. Un peu plus loin, des pêcheurs profitent de l'étang à l'ombre. Est-ce ouais. que le poisson mort quand il fait chaud ouais. comme ça Oui, il mord quand même, ouais. Pendant que Monsieur Pêche, vous faites bronzette, vous Oui, bien sûr. Écran total Oui, 5 ans, bien sûr. Dans une allée, deux cyclistes VTT font une pause. Il fait très chaud. Il <rire> faut s'arrêter régulièrement pour se réhydrater euh, Oui, même en roulant, on s'hydrate bien euh, avec des bidons, des camelbacks. Euh, ouais, C'est important. Important, même si le site est surveillé de près, pour intervenir au plus vite en cas de malaise. Et par ces températures, ça tombe plutôt mal. Des milliers de foyers à Couvain, Viroinval et Philippeville voient actuellement une eau brunâtre sortir de leur robinet. Et ça depuis plusieurs jours. Une réunion de crise a lieu en ce moment entre le fournisseur, le distributeur d'eau et les bourgmestres des communes concernées. L'eau a un mauvais goût, mais elle ne sent pas bon. Le problème s'est donc étendu depuis ce matin à la commune de Philippeville. Les résultats des tests bactériologiques sont négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour la santé publique, mais le problème, un excès de chlorure ferrique au niveau du captage, persiste. Il est donc conseillé de faire bouillir l'eau. La Russie sera-t-elle exclue des JO au Brésil le mois prochain Manu Eh bien, tout le monde avait les yeux braqués sur Lausanne. Aujourd'hui, c'est là que se trouve le siège du comité international olympique. On s'attendait à une décision aujourd'hui, puisque les membres de cette commission sont réunis, entre autres par téléphone. Hier, le rapport McLaren a confirmé un dopage organisé à l'échelle du pays. C'était à Sochi en 2014. On s'attendait donc à des sanctions à l'encontre des sportifs russes et du comité olympique russe. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que ce comité international national a décidé d'étudier toutes les options légales entre sanctions collectives et droit à la justice individuelle, c'est-à-dire donc qu'ils n'ont pas encore décidé. On a appris en revanche que la Russe Chobukova devrait, elle, rembourser 480 000 euros au Marathon de Londres, condamnation prononcée par la justice britannique. La marathonienne est exclue à vie des principales courses mondiales pour dopage. Elle avait remporté l'épreuve en 2010. Toutes ses victoires celle de Londres et trois marques à Chicago sont effacés des tablettes. Les jeunes d'aujourd'hui seront moins riches que leurs parents. Oui, on l'évoquait ce matin, la génération actuelle sera plus pauvre que la précédente. Selon le bureau d'études McKinsey, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale et ça devrait encore durer pendant une dizaine d'années. Le problème, c'est bien sûr la crise économique, des jeunes qui se précarisent de plus en plus et une situation qui est en fait bien connue, des CPS par exemple. à Mons, 35% des bénéficiaires du CPS ont moins de 25 ans. Un service spécifique a d'ailleurs été mis en place, financé par le Fonds social européen. Caroline Garin est la porte-parole du CPS de Mons. On constate aussi de nouveaux publics qui apparaissent, des jeunes familles monoparentales, des jeunes qui sont exclus du chômage. Et là, c'est tout un nouveau public que le CPS doit pouvoir gérer au quotidien. Ici à Mons, il existe vraiment un service spécifique axé vraiment pour aider les jeunes. On a créé un dispositif qui s'appelle Action Jeunes. Et donc là, notre objectif, c'est vraiment de cibler les 18-25 ans et de pouvoir toucher des jeunes qui ne sont ni dans un processus professionnel, ni dans un stage, ni dans des études, et de pouvoir finalement les raccrocher à un projet de vie, à quelque chose qui les mobilise au quotidien. Ça se traduit concrètement par du coaching, par des séances de rencontres, par des journées découvertes entreprises pour essayer vraiment de leur donner une nouvelle mobilisation et un nouveau projet de vie. Interview signée Natacha Stradier. Ce programme Action Jeune, activé dans plusieurs CPS, est mis en place jusqu'en 2018. 80 pages de constats, de recommandations. La commission d'enquête sur les attentats a accouché d'un premier rapport aujourd'hui. Ce qu'on retiendra, c'est que les secours ce jour-là n'ont pas commis de faute, mais qu'il faut impérativement améliorer la communication entre les autorités politiques, les centres de crise et les gens de terrain. Tout le monde doit interpréter les textes de la même manière, dit Patrick Waal, le président de cette commission et l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est indispensable que dans tous les pays les mêmes textes, les mêmes okay. principes soient appliqués, soient interprétés de la même façon. Et qui a raison alors Ceux qui se montrent plus proches du terrain ou ceux qui sont plus proches des textes Il n'y a pas eu d'erreur, de faute qui a provoqué des conséquences sur le plan humain. Mais vous constaterez avec moi que l'hôpital de Saint-Luc par exemple n'a pas été utilisé dans toute sa capacité. L'un croyait qu'il y avait l'autre qui allait l'utiliser et vice-versa. C'est la raison pour laquelle on propose aussi un plateforme digitale pour avoir une très bonne indication quoi est disponible dans quel hôpital à quel moment et si tout cela est disponible pour tous les centrales ça évite d'avoir des problèmes Des propos recueillis par Fabien Vanekot Le groupe terroriste État islamique a diffusé une vidéo dans laquelle on voit un jeune homme présenté comme étant l'agresseur du train bavarois, il brandit un petit couteau, il jure de perpétrer une attaque suicide quatre personnes ont été grièvement blessées au couteau et à la hache dans un train régional hier soir, l'auteur, un jeune homme de 17 ans, a été abattu par la police. Et puis cette amende record, 2 milliards 930 millions d'euros. C'est une amende de la Commission européenne aux constructeurs de poids lourds européens. La Commission reproche aux grands groupes Volkswagen, daimler df Iveco et Volvo de s'être entendus sur les prix et sur les conditions de livraison pendant des années. Aspa, Paul Nareff, Saul, Nicolas Peyac et sont attendus ce soir pour les francopholies. Nicolas Pérac, Pérac, hein, oui, me vous me aussi. Hein. Vous ne vous, vous en souvenez pas bien non plus. Alors, je, je vois qui <rire> c'est, mais je me disais, tiens, il y a un nouvel artiste, Nicolas <rire> Peyac, ça, ça pourrait. Voilà, ça arrive à tout le monde de faire quelques petites flouches dans l'écriture. Voilà, donc c'est les franco, évidemment. Alors, elles ont lieu sous le signe de la sécurité. Aujourd'hui, c'est francopholie, cette, cette, cette édition. Les organisateurs, en collaboration avec les services de police, ont installé un important dispositif de sécurité pour assurer la sécurité des 180 000 festivaliers attendus. Des militaires sont postés aux entrées principales de la ville. Des blocs de béton sont disposés pour empêcher les véhicules de foncer dans la foule. Aujourd'hui, la première journée, sous le soleil, mettait un point d'honneur à favoriser l'accessibilité. Journée, 100% accessibilité et intégration des personnes handicapées. Et Vincent Brichet et Bénédicte Allier étaient sur place them Les francopholies 2016 ont démarré sur le coup de 13 heures. Parmi les premiers festivaliers, des personnes en chaise roulante, comme Marc. Habitué des francopholies, il ne craint pas de se mêler aux personnes valides. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des réticents à vous laisser passer. Et pas au niveau de leurs yeux. Mais j'ai toujours tendance à me mettre un peu à l'écart, me protéger un peu, mais tout en étant au milieu de la foule. Depuis 14 ans, les francopholies de Spa mettent tout en œuvre pour optimiser l'accès des personnes handicapées au festival. Handicap moteur, sensoriel ou visuel. Ce mardi 19 juillet est une première, une journée 100% accessibilité et intégration. Xavier Ancio, administrateur de l'ASBL Plein Pied. Partenaire de la première heure. On est vraiment dans l'expérience parce qu'on a eu des jeunes qui nous disaient ben nous on aimerait bien aller faire la fête dans la fosse avec les autres et donc on s'est dit ok on va vous rendre les fosses accessibles ce qu'on ne faisait pas naturellement et on va demander aussi au public valide de faire la fête avec les personnes handicapées c'est pas seulement dans un sens. Grégory se déplace lui aussi en chaise roulante. Il a préféré rester à l'ombre en début d'après-midi dans l'espace réservé aux personnes handicapées. Il a bien l'intention lui aussi pour d'autres concerts de se mêler à la foule. Les festivaliers sont basés nous bousculent avec bonne humeur on rigole c'est important pour une fois ça nous fait nous sentir comme Tout le monde. Si le test du jour est concluant, l'opération devrait se poursuivre durant les cinq jours du festival. Merci, voilà, et donc le festival Les Franco, on en reparlera euh, tout à l'heure dans le journal de 18h. On entendra d'ailleurs Nicolas Perraque. Nicolas Perraque, ah c'est bien parce qu'on ne l'entend pas tout le temps non plus. Non, et on rappellera un peu ce qu'il a fait comme tube. Exactement. Et alors, ce qu'on va faire aussi concernant les francophonies de ce pas, c'est que tout à l'heure, donc ouais, dans une vingtaine de minutes, on ira prendre des nouvelles de Bruno Tumer, ce qui est déjà sur place, le parce Vénard. que tout à l'heure, il y a l'émission spéciale des 19h jusqu'à 21h, tous les jours pendant les Franco, pour voir tout ce qui se passe, comme, comme si on y était en fait. Et donc il y a on a une va... petite place pour nous par exemple Ah ben, restez, y et puis et puis essaiera de gratter, de, de voir s'il n'y a pas des entrées qui restent, il a des contacts Bruno tu mers, ah, hein, ça, C'est On essaiera avec lui reste. tout à l'heure. Donc je note une entrée pour vous. Euh, merci Manu, à tout à l'heure, 17h30 pour les titres de l'actu. En passant les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Quelle est la situation à 17h13? Pierre Colarbovi, bonjour. Bonjour, Cyril. Avec toujours quelques petits soucis sur le 42, tourner l'île, ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais euh, c'est encore un petit peu confus pour le moment. Apparemment, un camion reste à évacuer. On rappelle qu'un accident s'est déroulé, deux accidents se sont déroulés coup sur coup, euh, du côté français, évidemment, de la 42, ce, aux alentours de Honstan, euh, Villeneuve-Dasque. Euh, c'est apparemment, on, on rouvre progressivement la chose en tout cas, donc ça commence à s'écouler un petit peu mieux mais c'est encore un endroit à éviter pour le moment en tout cas. Alors sur le ring de Bruxelles circulation extérieure, un accident autour de jette les voies de gauche centrale sont neutralisées en direction d'Anderlecht quelques ralentissements sur le ring mais vraiment euh, assez anodin quelques minutes peut-être selon les tronçons vous ralentissez également sur le 40 vers Liège entre Olué, saint et saint étienne et donc pour quitter la capitale un camion est en panne sur le 25 Liège-Bastogne sur les viaducs de Remouchant en direction de Bastogne des travaux sont effectués en ce moment sur la nationale 5 Couvain, Charleroi, puisqu'un soulèvement de chaussée a été remarqué à hauteur de Yves Gomzé, c'est en direction de Charleroi. Soyez prudents. Sur le 429, tournée, à hauteur de Honzocht, là aussi un soulèvement de chaussée en direction de tournée, et encore un soulèvement de chaussée sur la 4 Luxembourg-Bruxelles à hauteur de Bande en direction de Bruxelles. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Nivelle, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir, mitonnés par un chef étoilé et des milliers de beaux héros, escortés par Delphine Simon dans la campagne de la Rosée. Ce dimanche, juste après le JT de 13h, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés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 Jusqu'à 19h, 5 à 7, avec Cyril. Quelle chaleur Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui Et demain, ça ne sera pas mieux. On fera un point météo d'ailleurs dans quelques minutes. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est quand même plutôt bien passée. Vous n'avez pas trop fait la file à la piscine. Parce que Manu, vous le disiez dans le journal, les piscines, il y en a plein qui sont complètes, c'est fermé, on peut plus y aller. Quoi. Que... Alors, on va juste allumer le micro de, de, de Manu, si c'est possible. Est-ce qu'on est vous du domaine ah. du bois du rêve en tout cas affiché complet depuis midi. Si on a dû refuser. De ah, le ça c'est dingue ça. Donc, si vous comptez aller à la piscine ce soir, c'est peut-être pas le bon plan. Ou alors, vous avez des amis qui ont une piscine. Et là, ça peut devenir hyper intéressant. Je pense que les amis qui ont des piscines ont reçu beaucoup d'appels aujourd'hui. Vous faites quoi pour vous rafraîchir quand il fait bien chaud comme ça, Manu êtes... Un Petit verre de, de thé glacé petit verre de thé glacé J'ai pas l'impression que c'était votre première réponse. Alors, on va parler d'ailleurs de petits verres aujourd'hui. Alors ça peut être des choses un peu alcoolisées, même si c'est à boire avec modération, mais ça peut être des trucs aussi sans alcool. Qu'est-ce que vous faites pour vous désaltérer, pour vous rafraîchir, pour profiter d'une journée où il fait bien chaud comme ça, quand justement le soleil tape comme aujourd'hui Si vous avez euh, justement la boisson idéale quand il fait chaud, vous me dites ça par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 vivacité RTBF. Et on ouvrira un débat ce soir dans ce 5 à 7 tous les jours comme ça, mais pour ou contre le glaçon dans le vin Parce que c'est quelque chose qui est à la mode. Euh, dans les bars, on vous sert ça en disant que ça rafraîchit, c'est désaltérant. Est-ce qu'on a le droit de mettre du, des glaçons dans du vin Manu, vous avez un avis, vous bah, Pas dans le trop bon vin, mais dans un rosé, s'il n'est pas frais, c'est meilleur avec un glaçon. qui petit rosé avec glaçon, ça, ça vous parle Ça pourrait. Hein. 3063 par SMS, soit vos boissons qui désaltèrent, soit si vous êtes pour ou contre. Les glaçons dans le vin, vous me dites ça et sur la page Facebook, je vous attends aussi. facebook.com slash 5 à 7 Cité RTBF. Tiens, tant qu'on parle de soleil, il y a un bel sur 10 qui est allergique au soleil. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais en tout cas, on y reviendra tout à l'heure sur cette info dans le 5 à 7. On parlera des francopholies de spa aussi avec Michel Polnareff qui sera tout à l'heure sur scène et on parlera de tous les artistes que vous allez pouvoir pendant quelques pouvoir voir pendant quelques jours au Francofolie, et à Spa avec Bruno Tumers qui sera sur place et euh, tant qu'on est dans les festivals bah tiens au festival souvent pour rentrer on reçoit un bracelet et ce bracelet là certaines personnes le garde et le garde pendant des jours, des jours, des semaines des mois en disant j'y étais à ce festival c'est dangereux pour la santé on dira pourquoi tout à l'heure dans ce 5 à 7 Un jour, vous serez la Ah, ah cette chanson, cette chanson elle va re redevenir à la mode. Je vous dis que dans les prochaines semaines elle repasse à la radio cette chanson. C'est la chanson des Pokémon bien sûr, refrain. Et c'est Dactus, à Pokémon, attraper les tous. Parce qu'il y a cette application, l'application Pokémon Go, qui est en train de cartonner. C'est des millions de téléchargements en quelques jours à travers le monde. L'idée, c'est d'attraper réellement des Pokémon. Alors, pour nous en parler, c'est-à-dire, ce qu'on peut avoir des spécialistes des Pokémon? Bah, le mieux, c'est de parler aux fans des Pokémon, aux fans de cette application Pokémon Go, parce que la Belgique est un peu coupée en deux. Ceux qui jouent et qui savent de quoi on parle, et puis ceux qui viennent d'entendre parler de Pokémon Go, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, pour nous en parler, il y a un fan des euh, Pokémon. Un, un utilisateur de l'application Pokémon Go euh, qui est avec euh, moi au téléphone, il s'appelle Jérôme, il est de Bruxelles. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7 ce soir. Jérôme, vous êtes euh, utilisateur de cette application Pokémon Go. On va parler de tout ce qui se passe autour de l'application parce que ça fédère énormément de monde. Il y a même des communes qui organisent des rassemblements autour de cette application. Mais en quelques mots, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi Jérôme Eh bien concrètement, vous devez vous balader en fait dans la rue. Et sortir de chez vous, c'est un jeu un peu bizarre, hein, parce que contrairement aux autres, vous êtes devant votre télévision, devant votre téléphone. Ici, vous êtes dehors quand même, et vous, euh, vous rencontrez d'autres gens. Je suis à l'heure actuelle, en fait, euh, au Parc Royal, où je ne vais pas vous mentir, on doit être une bonne petite centaine euh, à récolter les Pokémon autour de nous. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc à Bruxelles, en ce moment, il y a plein de gens qui sont en train ah de oui, se balader oui, avec le fait, téléphone oui. à la main, puisqu'en fait, ça active la caméra du téléphone. Et, et on voit alors, quand, quand sur un plan, il y a des Pokémon qui sont signalés, on les voit apparaître en réalité virtuelle. Tout à fait, exactement. En fait, vous pouvez utiliser votre caméra pour pointer là où se trouve euh, le Pokémon et ensuite euh, le capturer avec vos Pokéballs et votre euh, accessoire que vous, que vous récoltez au long de votre parcours auprès des Pokéstops en fait. Alors, et les Pokéstop, ce sont des centres d'intérêt, des ouais. lieux euh, avec des monuments, des statues, euh, comme c'est le cas ici euh, au Parc Royal. Et donc, vous pouvez euh, récolter des Pokémon. Euh, des potions, des rappels, enfin un peu plein de trucs pour, Donc, euh, pour Sur un Pokéstop, il y a plus de Pokémon, c'est ça, Ou... ça Mais en fait, ici au Parc Royal, c'est le cas parce qu'on peut entre autres avoir des leurres qui font venir les Pokémon vers ces endroit là D'accord. C'est le cas au Parc Royal, il y a pas mal de, de poké stop sur lesquels il y a des leurres qui font venir plein de Pokémon J'imagine les auditeurs qui se branchent maintenant sur Vivacité qui n'ont jamais entendu parler de cette application oui. qui se disent, <rire> les Pokémon, les Pokéstops, les Pokéball qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'on est en train de parler Vous êtes bon Ce que je pourrais leur dire, c'est juste d'essayer l'application, ils comprendront, oui. Alors, ça, c'est les c'est gratuit, hein, donc euh, sur Android ou sur euh, l'Apple Store, euh, donc ça. sur Google Play ou sur euh, l'Apple Store, il suffit de taper Pokémon Go, l'inscription ouais. est gratuite et après, on, on joue, on s'amuse. Vous êtes plutôt bon, ça, vous exactement. Bah, Écoute, euh, je viens de rejoindre le niveau 18 aujourd'hui, qui est pas trop mal pour le moment, donc... Euh... Ah, niveau ah, 18 voilà. en quelques jours, alors, parce que je vais pas vous euh... mentir, moi, je l'ai installé hier soir, je suis au niveau 3, c'est bon <rire> ou pas C'est un bon début, mais il faut pas lâcher l'affaire. <rire> D'accord. Ouais. Je vais vous raconter un truc à vous, Jérôme, et à vous toutes et vous tous qui écoutez cette émission. Il y a des gens à la RTBF qui jouaient trop à ouais. Pokémon Go. Il y a eu une note interne pour certains départements qui interdit pendant la journée de jouer et de chasser des Pokémon au sein de la RTBF pour vous dire à quel qu point pense. ce jeu est addictif. Oui, on n'en est pas encore arrivé là, là où je travaille, mais euh, presque à mon avis. Ah bah, qui sait, ça va peut-être arriver. J'imagine, à la rentrée, si le phénomène continue, à la rentrée scolaire, ça va être beau oui. dans les écoles aussi. Bah, le Jérôme, merci beaucoup d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne chasse au Pokémon, alors beaucoup. <rire> à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors Je vous le disais il y a un instant, euh, autour de cette application Pokémon Go, il y a même des communes qui organisent des rassemblements et des marches pour chasser ensemble les Pokémon. C'est le cas à Gansorun en région bruxelloise. Stéphane Obeid, vous êtes euh, organisateur de la marche à Gansorun euh, qui euh, aura lieu euh, tout, tout bientôt. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir Cyril. Merci beaucoup. Euh, oui, tout à fait. Donc on organise à Gansorun une marche, mais c'est une marche un peu spéciale parce qu'elle ne consiste pas uniquement à chasser des Pokémon, elle consiste aussi à visiter les lieux et le patrimoine culturel de la commune. Et donc moi je, moi qui est passionné par la culture et le patrimoine de, de ma commune, euh, j'allie en fait le jeu à des commentaires euh, davantage historiques sur le parcours euh, qui sera fait dimanche après-midi. Alors comment ça va se passer N'importe qui qui a l'application vous rejoint et après oui. vous cherchez ensemble ces Pokémon et, et vous racontez alors euh, les donc, en, vous, oui, vous amenez les gens à la culture en fait, grâce à cette application et, et, et... Et, et, et exactement. En fait, euh, mon idée, en fait, dimanche dernier, j'étais chargé l'application comme, euh, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, et j'ai un, un peu testé dans ma commune euh, de chasser quelques Pokémon. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein plein de jeunes qui étaient derrière le, leur smartphone en train de chercher également euh, quelques Pokémon à capturer. Et j'ai eu l'idée suivante, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas allier, euh, si vous voulez, cette recherche de Pokémon à, à, à un aspect d'avantage culturel, à savoir le patrimoine de la commune, euh, qui est méconnu ou pas assez connu euh, selon moi. Et alors, est-ce que vous, je ne suis pas un expert hein, de l'application Pokémon Go, est-ce que vous, vous pouvez rajouter des infos dans cette application Ou bien c'est vraiment euh, la recherche de Pokémon qui va diriger les gens en, en fait, moi ce que j'ai fait dimanche après-midi, c'est que j'ai établi un parcours Euh, dans la commune où il y aura évidemment des, des, des Pokémon parce qu'on ne sera pas trop loin de Pokéstop euh, ou, ou d'autres lieux d'intérêt où on va retrouver sur le parcours des, des, des Pokémon. J'ai l'impression qu'on parle un autre langage hein, avec les histoires de Pokéball, de Pokéstop et euh, on vient d'être mis en attente par Stéphane. Peut-être une joue qui a touché euh, l'écran tactile. On va essayer de récupérer Stéphane euh, dans, dans un instant parce qu'on a une belle musique d'attente pour le moment mais on ne va pas aller plus loin dans, dans cette histoire. Alors il y a un message qui est arrivé qui euh, nous parle de saturation de l'application et des moments où ça bloque. Vous êtes en train De chercher des Pokémon, ça ne fonctionne plus tellement il y a du monde qui joue, qui utilise l'application et qui cherche des Pokémon à travers le monde. Je me tourne vers la journaliste de cette émission, Manu. Je confirme, oui. Vous le faites, vous Vous cherchez Alors, des Pokémon euh, Pas moi, mes enfants, bien sûr. Euh, mais donc, dimanche soir, ils n'ont pas pu m'expliquer parce que c'était saturé. D'accord, c'était complètement bloqué. Il y avait une arène pas loin de chez moi. Ouais. Ceux qui connaissent comprendront. Il y a des combats de Pokémon aussi euh, un peu partout. Il mais faut, ils faut ils faut étaient incapables participer. de me le montrer. Ah oui, c'est hallucinant ce phénomène. Dites-moi par SMS au 3063 si vous, vous jouez, si vous êtes inscrit à Pokémon Go et si vous chassez les Pokémon. Et je vous le dis comme ça entre nous, il y en a au pied de la RTBF. Donc euh, je ne sais pas si on aura la même chose qu'à Central Park, à New York. Il y a 200 personnes qui sont venues au même moment pour chasser, pour chasser un Pokémon rare. Stéphane, vous êtes de retour. Vous n'avez pas oui. peur justement que si un Pokémon rare se trouve sur votre commune, ce soit une folie dimanche voilà. Une folie, je crois que c'est en tout cas euh, ça, ça va être en tout cas intéressant à constater. Après évidemment au niveau sécuritaire, ça peut poser certains soucis à Central Park. C'est vrai que la vidéo est tout à fait impressionnante. Euh, moi dimanche, si vous voulez, c'est véritablement pour allier culture et jeu. Et puis s'il y a un Pokémon rare, je pense que que, que les gens reviendront à un autre événement que j'organiserai plus tard. Donc tant mieux, tant mieux pour l'événement et tant mieux pour la culture au niveau communal. En fait. Stéphane, les infos pratiques, c'est à Gansorun, c'est dimanche, c'est à quelle heure? Voilà, Gansuron à 14h, Drève du Château 66, c'est devant le château euh, de Riviron, qui a un beau point d'intérêt d'ailleurs, pour euh, trouver des Pokémon, jusqu'à euh, 17h, donc on va faire vraiment un grand tour dans la commune, avec quelques pauses, et puis on finira par un drink, Euh, dans un euh, troquet de, de, de Ganso, un, un vieux bar de Ganso, un typique de la commune. Ben au moins ça fait sortir les gens, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle ah, c est, c est avec cette application. En tout cas. Et ben merci Stéphane, et bonne chasse au Pokémon dimanche. A bientôt. Une, une, une petite bien pause, et la suite de 5 à 7, juste après ça.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 We'll yeah. yeah. yeah. 17h30, voici les titres de l'actualité c'est avec Manu Delport. Alors les athlètes russes pourront-ils participer oui ou non aux Jeux Olympiques du Brésil le mois prochain On s'attendait à une décision du comité olympique après la confirmation du dopage généralisé et organisé par l'état russe. Le comité olympique se réunissait à Lausanne, décision ou pas ce n'est pas très clair. la seule chose qu'on sait c'est que le ministre russe ne recevra pas d'accréditation, le CIO n'accordera aucune accréditation aux officiels cités dans le fameux rapport McLaren qui confirme le dopage. à 17 jours des Jeux Olympiques, le CIO étudie toujours toutes les options légales, y compris l'exclusion collective. En France, une mère et ses trois filles blessées au couteau ce matin par leur voisin dans une résidence de vacances dans les Hautes-Alpes. Le mobile de l'agression n'est pas connu, selon le procureur de la République de Gap. Selon les témoins, l'agresseur aurait reproché à ses victimes installées dans l'appartement voisin des tenues trop légères. Une des victimes âgée de 8 ans aurait un poumon perforé, mais son pronostic vital n'est n'est pas engagé. 32 degrés maximum aujourd'hui, 34 demain. Avec le beau temps, revient aussi la pollution de l'air. On risque aujourd'hui de dépasser les concentrations en ozone, surtout au nord du pays et demain encore. Dans ce cas-là, les personnes à la santé fragile doivent éviter les efforts en plein air et même ne pas sortir aux heures les plus chaudes. J'ai juste retenu éviter les efforts. <rire> ça, ça, je vais noter. Comme ça, quand le boss me dira qu'il faut bosser, Cyril, je dis « Oh, pas d'effort, c'est Manu qui l'a dit. » Peut-on parler d'efforts lorsqu'il faut juste parler derrière un micro Euh, c'est vrai, effectivement, ça c'est pas faux. Là, vous avez un point. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas d'effort à faire. Merci Manu. Prochain poisson l'actu à 18h. Dominique, la météo, est-ce que ça va se rafraîchir, se réchauffer Qu'est-ce que ça dit ben, Ça va être chaud, effectivement. 18 à 20 degrés encore pour la nuit prochaine. Vous pourrez même dormir dehors si ça vous chante. La nuit sera étoilée, le ciel sera bien beau à regarder. Puis demain, le plus haut niveau de chaleur va être atteint, une vraie bouffée d'air très chaud en provenance de la Méditerranée, s'il vous plaît. On attend 29 à localement. 35 degrés. Évidemment, ce temps chaud deviendra lourd et des orages seront déjà possibles en soirée dans la nuit de mercredi à jeudi. Et il paraît que ces orages pourraient même localement être violents. Jeudi, des averses orageuses devraient encore sévère sur la région. Normalement, plus sur le sud du pays. On verra et les maxima vont devenir un peu moins chauds, 22 à 26 degrés. Quand il fait chaud comme ça, parce que même 26 degrés c'est pas mal, Faut bien, essayer, on croit. essaie de se rafraîchir uh -huh. Vous avez un truc vous, qu'est-ce que vous buvez pour vous sentir mieux quand il fait comme ça oh, De l'eau pétillante avec un peu de, de jus de citron Ah ouais, ça c'est pas mal Sur Facebook, il y a Marcel qui nous dit Bonjour Cyril, moi je suis au boulot, alors pour moi c'est de l'eau vivement à la maison pour une bonne bière Bonne émission, Mais merci à vous Marcel Courage pour la fin de la journée 3063 par SMS et sur la page Facebook, vous me dites ce que vous faites pour vous rafraîchir quand il fait chaud comme ça Il y a Liliane qui lit de l'eau pendant la journée et après une bonne bière ou un cidre aux pommes bien Frais. Pas mal l'idée du cidre. Pas mal. C'est original. Ouais, on, va, on, va, on, va, on note. On ah va ben, noter, on va lister tout. On goûte après l'émission tout, tout ce que non, vous envoyez. Comprends. On a du boulot après. Quand on parlait d'efforts il y a un instant, c'est ça qu'on fait après l'émission. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF, vous me dites ce qui vous désaltère quand il fait chaud comme ça. On part sur les roues tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Pierre Collard-Bovy, est-ce que ça coince à 17h33. Ouais. reste toujours des problèmes au niveau de la 42 tourne lille qui est toujours fermée à la circulation autour de la frontière. On rappelle que ça déroule là-bas tout à l'heure dans la journée. Deux accidents coup sur coup, La circulation est coupée à hauteur de la frontière sur la 42 à 429 vers la France. L'autoroute en revanche est rouverte dans le sens. L'île tournait donc vers la Belgique. Il reste encore un camion à évacuer mais il faut d'abord le vider évidemment. Alors il resterait quelques problèmes de trafic entre marquin et la frontière française. Les centaines d'automobilistes sont en train d'être évacués progressivement. Des déviations sont mises en place via le 403-17. La sécurité civile distribue de l'eau vu les fortes chaleurs. Vous en parliez tout À dans l'info. Si vous devez vous rendre en France, un conseil à emprunter le 42 tournée Mons, et puis le 19 Mons-Valenciennes, ou le 403 vers Cotray, et puis le 17 vers la France. D'autant plus que vient de se produire maintenant un accident, puisqu'une voiture est sur le toit, sur la même 42 tourner Lille, à hauteur de Froyenne, c'est dans la, c'est la bande droite qui est neutralisée, et ça se passe dans les fils en direction de Lille. Ça n'arrange pas les choses, évidemment. Un accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure, euh, le, à hauteur de jet, les voies de gauche et de sont neutralisées il y a des fils depuis Strombeck en direction d'Anderlecht, d'ailleurs ça se marque directement dans les temps de parcours sur le ring de Bruxelles plus 54 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 17 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 10 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre vous ralentissez également pour quitter la capitale vers Liège sur le 40 entre Voulue et Saint-Etienne et Everberg un camion est en panne sur le 25 Liège-Bastogne le... sur le viaduc de Remouchant, une bande de circulation est neutralisée en direction de Bastogne et puis rapidement encore donc ces deux soulèvements de, soulèvement de choses sur la N5 Couvain-Charleroi à hauteur d'Yves Gomzé, en direction de Charleroi et sur le 429 al Tournée à hauteur de Honzocht en direction de Tournée. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Vivacité. un instant dans le journal, Manu Delporte nous disait qu'il fallait limiter les efforts avec cette forte chaleur. Alors demain, il y a le championnat de Belgique de VTT, alors c'est pas demain, c'est jeudi que ça va démarrer, c'est le 21 juillet, le championnat de Belgique de VTT Marathon, qui va se dérouler avec un départ et une arrivée à Otigny, dans le bois des rêves. 102 km avec la chaleur qu'on annonce, vous imaginez ce que ça va donner On va en parler avec Laurent, dans un instant il fait partie de l'organisation de ce VTT Marathon, qui est ouvert à presque tout le monde, vous verrez, on en reparle dans quelques Direction les francopholies de Spa aussi où la fête démarre. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de ces francopholies. Émission spéciale d'ailleurs, tout à l'heure dès 19h avec Bruno Thumers et Régine Dubois. Et Bruno sera avec nous déjà dans quelques secondes sur Vivacité. Et puis, cette question cet après-midi, quand il fait chaud comme ça, c'est quoi la boisson, le top du top que vous avez pour vous sentir bien Pour décompresser peut-être après la journée Ou juste vous désaltérer en journée 3063 pour me le dire, par SMS et sur la page Facebook 5 un 7 via Cité RTBF Il y a Jean-Marc qui est avec moi au téléphone Bonsoir Jean-Marc Bonsoir Cyril Pas trop chaud Jean-Marc Non ça va, ça oh, va, non, ça va. Vous, êtes où vous, êtes, vous êtes du côté d'Ougré euh, D'Ougré oui, près de Serein Combien de degrés là-bas Bon, il y a un petit 32. Un petit 32, ça va. Voilà, il y a pire. Il y a plus y a chaud pire. ailleurs. Il y aura plus chaud ailleurs. Il y aura plus chaud demain. Jean-Marc, vous, vous voulez parler de la boisson qui vous rafraîchit ou vous êtes sur le débat des glaçons, oui ou non des glaçons dans le vin Eh bien, euh, je pense quand même que le, le glaçon, euh, lorsqu'il fond, quand on est en train de parler sur une terrasse, dilue y un peu le vin, les arômes. Ouais. Et en fait, moi, j'ai trouvé un, un petit truc euh, euh. qui remplace un peu ces, ces glaçons en plastique et qui est beaucoup plus naturel. Je prends des, des raisins blancs ou des raisins rouges que ah je j'ai ouais. au congélateur. Et puis je les mets dans, dans le verre, des invités, le mien. Et comme ça, on a un, un, un grain qui, qui libère tout son froid sans diluer le... Ah, le ça, c'est pas mal. Et après, vous croquez, ça vous fait une petite glace, quoi Et voilà, exactement. Ah, c'est pas bête, ça, comme truc. Et puis, dans le verre, ça doit bien donner. Donc, le, le raisin au congélateur, et après, on met ça directement dans le vin. Voilà. Euh, merci pour cette astuce, Jean-Marc. Et donc, ça, c'est votre truc pour vous le désaltérer. Petit vin avec un raisin glacé à l'intérieur. Voilà, c'est ça, exactement. Eh c'est très sympathique. Ça donne envie, en tout cas, même si on boit tout <rire> ça avec modération. Jean-Marc, je vous souhaite une excellente soirée et bon, euh, bon apéro, alors. Merci beaucoup. À aussi. bientôt. Bonne émission. Il est 17h38. Dans un instant, on parle de ce marathon VTT championnat de Belgique, VTT marathon qui démarre ce jeudi. Pizza. Sortez les brochettes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 Dans un instant, on part au Francophilie de Spa où la fête démarre aujourd'hui. C'est parti pour plusieurs jours de folie euh, là-bas. Euh, on va s'intéresser au sport d'abord. Il y a du sport qui arrive. C'est ce 21 juillet que se déroulera le championnat de Belgique VTT Marathon. Il va faire chaud. Alors Est-ce que c'est jouable quand même Parce que dans ces températures-là, on, on va voir avec Laurent Soblens qui fait partie de l'organisation. Bonsoir Laurent Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors ça va se passer du côté d'Ottini, Départ et arrivée au cœur du bois des rêves. 102 km en VTT, deux boucles de 51 km et la chaleur. Est-ce que ça va aller Ça ira bien sûr. Euh, le tout est de s'adapter à, à effectivement quelque chose dont on n'a peut-être pas tout à fait l'habitude en Belgique. Euh, nous au niveau de l'organisation on a prévu des ravitaillements euh, en conséquence euh, avec euh, de l'eau pour pouvoir euh, hydrater tous ces participants. Euh, je pense que eux de leur côté auront prévu avec eux euh, suffisamment de, de boissons pour pouvoir euh, se désaltérer et éviter la déshydratation. Donc oui, non, euh, ça devrait ça devrait très bien se passer. Alors les participants, ça peut être n'importe qui en fait. C'est ouvert à tout le monde ce, jeu, ce, ce, ce championnat? Alors voilà, la formule attractive de, de, de cette euh, organisation, c'est qu'avec la province du brabant wallon qui est partenaire de l'événement, euh, nous avons choisi et opté pour une, une formule où les meilleurs coureurs, dont certains qui participeront aux Jeux Olympiques euh, de Rio euh, le mois prochain, euh, ben, pourront côtoyer, ou plutôt le grand public pourra côtoyer ces coureurs-là. Donc. Euh, Tout qui a un minimum de niveau physique pourra participer à cette épreuve dans une catégorie qui leur est réservée, mais au sein de la même épreuve. Alors, vous parlez de niveau physique. Le nom fait un peu peur. Championnat de Belgique VTT Marathon. Alors, il y a, y a l'impression que tout réunit dans, dans cet événement. Ça se déroule comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce sont donc 102 km à avaler avec euh, une partie qui se déroule au cœur du domaine provincial du Bois des Rêves qui a vraiment une partie très attractive dans, dans ce parc de 67 hectares. Uh -huh. euh, il faut savoir que le Bois des Rêves est, est réputé pour sa, son, son degré de difficulté physique. Il faut savoir que sur une simple boucle de 3 km, ils vont prendre 250 mètres de dénivelé positif, ce qui veut dire que tous les 10 mètres, ils montent plus ou moins d'un mètre de dénivelé. Ah, les euh, jambes, ça va prendre. Là. <rire> voilà, donc ils vont tout de suite être mis au parfum. Après, ils vont s'en aller dans, dans les campagnes euh, et dans les bois, surtout euh, euh, avoisinants. Il faut savoir qu'on a un parcours qui euh, a la chance de pouvoir être au plein cœur du Bramont-Alon, donc des communes comme Otigny, Cours-Saint-Etienne, Villers-Saville, des communes fort boisées, donc euh, ben, je pense que demain, ils apprécieront être, être ils à Londres, ou dans, ouais. dans, dans, dans, dans, dans ces bois. Donc voilà, et après, je pense que par rapport aux participants Quand on dit que tout le monde peut participer, bien entendu Il faut quand même avoir un minimum de, de, de niveau physique euh, Et je pense qu'on on, on vise plus le, le, le grand public qui a l'habitude de, de plus en plus hein, On retrouve des week week-ends dans les différentes manifestations mmh. qui sont organisées Et c'est vraiment ce public-là de, de gens qui, ont, qui adorent les, les longues distances Qui pourront venir côtoyer et, et se faire plaisir Et comment vous choisissez le parcours Est-ce que vous passez à pied et Vous dites là, ils vont galérer, on va les faire passer par là Alors, il faut savoir que le domaine provincial du, du Bois des Rêves ne permet pas dans une grande partie, donc la partie plus publique, euh, la pratique du vélo. Donc, effectivement, on fait les repérages en, en, à pied ouais. euh, avant que les, les concurrents puissent y participer. Euh, pour le reste, bon, c'est dans, dans le cadre de notre activité, donc le Club des Blanches gilles en Long qui organise l'événement. Nous faisons du repérage tout au long de l'année avec nos, nos, nos membres du staff et, et, et nos compétiteurs ou nos randonneurs qui sillonnent tous ces bois en long et en large. On a la chance d'avoir au sein de notre équipe, le champion du monde de 24 heures solo euh, en VTT. À, donc, 24 heures solo, ça veut dire quoi, quoi Il fait 24 heures tout seul, vraiment euh, Ça veut dire qu'effectivement, pendant 24 heures, il roule tout seul et il avale euh, des sans multiples pause. kilomètres, sans bah, le, le minimum, puisque le but, c'est de faire un maximum de kilomètres pendant que 24 heures est terminé le premier. Donc voilà, ce sont des gestions d'efforts. Donc on a des spécialistes au sein de notre euh, équipe qui, qui peuvent aller euh, bien repérer euh, tous ces parcours. Euh, et puis, on fait en, en fonction aussi des autorisations qui de nous octroyer, puisque bah, le, le VTT c'est On a la chance de pouvoir et le bonheur de pouvoir rouler dans un milieu euh, nature, euh, dans l'environnement qu'on doit qu on se doit de respecter donc ça se fait en, en parfaite harmonie avec la division nature et forêt avec les, les communes qui nous délivrent ou pas les, les, les autorisations pour passer avec l'idéal euh, de, de pouvoir emprunter des, des tracés les plus, les plus adéquats possibles et les plus sélectifs possibles pour qu'on puisse départager euh, ces champions qui, qui seront euh, qui auront l'honneur de, de, de concourir et de se voir attribuer le maillot tricolore noir jaune rouge à, à la fin de la journée Alors Laurent on sait ce que ça se passe ce jeudi 21 juillet que c'est euh, au départ du bois des rêves à Otini euh, qui a 102 km de parcours et euh, si on veut vous rejoindre on fait comment n'importe qui Alors... peut venir vous voir on n'est pas obligé de participer pour venir vous voir on n'est pas obligé de participer pour venir nous voir, euh, que du contraire, il faut savoir qu'il euh, y a la possibilité de les voir à deux reprises, puisque ce sont deux boucles, à deux reprises et même trois, puisqu'il y a une petite boucle de départ qui se fait également dans le domaine provincial. Mmh. Le départ se fait à 10 heures, donc... Euh, Tout qui aime le vélo peut, peut venir. Il faut savoir aussi que le domaine provincial propose quand même des parcs de promenade, une piscine en plein air et une plaine de jeux. Donc ça veut dire que monsieur peut venir apprécier le, le VTT pendant que madame et les enfants en profitent pour se promener. Euh, donc vraiment, il y a, y, a, y a de quoi faire en, en venant au Bois des Rêves ce, ce jeudi. Des paradiseurs heures et puis arriver prévue euh, aux alentours de 14 heures. Il faut compter plus ou moins un petit euh, 4 heures pour euh, les meilleurs. Euh, bon, les plus, les plus euh, rapides feront 4 heures et il faut savoir que pour les plus lents, on va compter 5h30 à 6h d'effort. Mais voilà, on ne les, on ne les laissera pas sur le, sur le côté. Ils seront bien ravitaillés à chaque, à chaque poste. Il y, a plus de, il y a quatre postes de ravitaillement qui sont prévus pour, pour les coureurs. Et merci Laurent pour toutes ces explications. C'est tout pour oui. cet événement de jeudi. Il n'y a plus qu'à vous rejoindre du coup au Bois des Rêves à Otini pour ce championnat de Belgique VTT Marathon. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis Laurent, un, un bon championnat jeudi alors. Merci beaucoup. Pour une bonne, bonne soirée. soirée à vous. Il est oh ouais. 17h45, il y a le cactus de Jérôme de Warze qui arrive avant 18h et euh, on reviendra sur le, le jour où euh, Charles Michel, notre Premier ministre, est devenu papa. Ce sera dans quelques minutes. Avant ça, on part à Spa, direction les francopholies avec Bruno Tumers qu'on retrouvera tout à l'heure en direct à partir de 19h pour une émission spéciale. Mais ça a déjà démarré là Bruno, bonsoir Bonsoir, oui évidemment que ça a déjà démarré. Si vous voyez le monde ici dans la cité spadoise, visiblement cette 23 e édition, elle démarre plutôt pas mal et on vous va trouver qui d'ailleurs vous savez que ce soir euh, celui que tout le monde attend parce que ça fait 10 ans qu'il n'est pas monté sur scène En tout cas en Belgique, c'est Michel Polnareff ah oui. euh, qui sera ici sur la, la grande scène Pierre Rapsat, hein, puisque le, la scène ici à, à Spa, elle est nommée euh, du nom de, de l'un des créateurs euh, de ce festival. Et puis il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de noms qui vont se succéder euh, ici à Spa. Il y aura Pascal Obispo, ça c'est demain. Euh, il y aura jeudi KNJ. Il y aura Luan, il y aura Zazie Enfin vraiment l'affiche L'affiche est vraiment très très riche Et comme d'habitude il y a plusieurs scènes hein. Vous savez qu'il y a évidemment la, la grande scène Où sont les artistes les plus populaires Et puis il y a euh, ce qu'on appelle le parc des 7 heures où il, y a, où il y a également Différentes scènes Et se produisent là euh, beaucoup de groupes Alors on peut citer Puggy Demain il y aura Boulevard Désert euh, Tout à l'heure c'est Jane Qui monte sur scène, vous savez que Jane Elle cartonne avec son album Zanaka de... Comme, et comme, oui mais... avec Comme ouais. qu'on avait lancé d'ailleurs sur Vivacité, c'était au début du mois d'octobre et puis euh, l'album a grandi, euh, le, le, le titre Comme est vraiment devenu un tube et voilà donc euh, euh, à mon avis on va pas s'ennuyer ici pendant 5 pendant jours. Et surtout qu'il y a les concerts à voir mais aussi la fête à faire quand même. Hein. Oui, ça toujours. Mais vous savez que quand on fait des émissions tous les jours, la fête, on essaye quand même d'être un tout petit peu raisonnable pour tenir le coup. Parce ça, c'est ce, ce qu'on dit passe. à l'antenne, <rire> Bruno. Bon, <rire> oui. Ça, je l'antenne, hein C'est pas la vraie vie. Ne <rire> mentez pas aux auditeurs. <rire> mais voilà, on essayera de la faire sobre et voilà. cool. Et on entend déjà votre voix éraillée que cet après-midi, vous n'avez rien fait comme fête, évidemment. Pas du tout. On vient d'arriver. <rire> mais il fait très très chaud dans le studio ça. C'est peut-être cela. Et vous vous désaltérez avec quoi on se désaltère avec de l'eau pour Bien le moment, sûr. sauf toute l'équipe évidemment. Là, je peux balancer pour l'équipe tous ceux qui ne sont pas à l'antenne. D'accord. Eh ben c'est bra bravo de balancer vos collègues comme ça, bravo. Oui <rire> Bruno, je me souviens qu'il y a quelques semaines, vous étiez en direct de forêt nationale dans les coulisses avec Louane et que vous aviez poussé la chansonnette. Absolument. Que on va vous retrouver sur scène vous aussi depuis cette prestation. Ah, que bah, je, attendez, que votre carrière est lancée. J'attends que Louane m'appelle depuis, euh, depuis une dizaine de jours. Je me dis, ça y est, Louane, est, elle monte sur scène ici à Spa vendredi. Mais Louane, pourquoi ne m'appelles-tu pas Parce que le duo avec Louane, Cyril, grâce à vous, était quand même très, très réussi. Hein. Ah bah, en tout cas, elle euh... bien marré. Oui, enfin, elle m'a conseillé de prendre des cours de chant. Ouais, J'aurais peut-être eh dû si je dois monter sur scène avec elle. On va essayer de mettre ça en place quand même. Une petite surprise, pendant que Louane est en train de chanter, vous arrivez, vous la surprenez, et là elle pleure. De rire, mais elle pleure. Bah, très bien. Vous vous arrangez ça via son Twitter. Hein, oui, oui, oui, oui, oui, je vais, vais l'appeler. Je vous fais confiance sur ce coup-là. Euh, comptez sur moi. Merci Bruno, on vous retrouve tout à l'heure à 19h en direct alors. Absolument, avec à Régine Dubois et Jane qui sera notre première invitée, on ouvrira l'émission avec elle. À, eh tout bah, à le rendez-vous est noté à tout à l'heure, 17h49. Dans un instant, c'est le cactus de Jérôme de Warzey.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 Je vous le dis comme ça entre nous, j'ai une bonne nouvelle. J'ai des cadeaux pour vous dans un instant. Si Paris si les animaux, si découvrir le monde entier sur un domaine magnifique, le, le monde entier animalier, hein, si ça vous intéresse, ben restez là. Parce que juste après le cactus de Jérôme de Warzé, on va en reparler. Et je vous offrirai vos invitations pour aller à Paris d'Aïsa. Euh, en attendant, on va revenir sur le jour où Charles Michel était papa pour la deuxième fois. Et Jérôme de Warzé, on a forcément parlé dans le cactus. Aïe cactus avec vous, Jérôme de Warzé. Le cactus revient sur cette proposition de Benoît Lugène, demandant aux autres francophones un front face à la NVA. Mais parfaitement, Sarah. Charles Michel, d'ailleurs, est avec nous. Bonjour. Alors, monsieur Michel, pourquoi le MR a-t-il donné une fin de non-recevoir à Benoît Luggen? Et alors Et alors <rire> Oui, oui, oui, oui Pardonnez-moi, j'ai omis de vous féliciter pour la naissance de la petite Jeanne. Hein, tous mes voeux de bonheur. Hein euh, que, que, que, la, que la petite Jeanne eh, eh, n'aura pas du rouge pour sa petite chanchon. Et que non, et papa a déjà tout peint en bleu. La maman et le papa se portent bien et Jacqueline Galland nous informe que le bébé mesure 3 cm 8 et pèse 59 kg. Voilà. <rire> Madame Galland, il va être temps de prendre des mesures. Hein, Madame Galland... Euh, mmh. Oui. Ja -ja, oui. C'est Kiki qui va être député provincial à 8 ans. C'est la petite jeune. Voilà, voilà. C'est Kiki qui va devenir bourmage de jeu de Nia y oui. C'est la petite mais, ja -ja. Mais, mais, on, va, on va vous laisser oui, faire de oui, quelques oui, instants et profiter oui, de ces moments si, si précieux à Monsieur Michel. Félicitations. Euh, Monsieur de Weaver, euh, bonjour, Monsieur Wever. de, de quel œil la NVA voit-elle cette tentative de rapprochement du front francophone?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 blou alors... <rire> bu Mais... Fontana Mais... Mais bon, moi, je, je, je... La... Juste, je suis en train de me demander si je vais être en droit de revendiquer des droits d'auteur pour les textes de cette chronique finalement bon monsieur Ludgen allô Bou, bou, bou, bou. et alors gozzi gozzi, un font font on qu'on ne les aime pas. Bon alors Le Monsieur siphon, Magnette, Monsieur Magnette, Monsieur Magnette, vous avez été virulent vous aussi sur l'immobilisme de ce gouvernement.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 Popo oui. euh, Tu as fait ton petit popo, Voilà. Je oh <rire> on va changer le lorange long de la petite Jajane. Je oui, oui, ça... Chérie, oh, chérie, oh, viens va. changer les loranges long de la petite Jajane. Je, je ne sais pas comment on fait, moi je n'ai jamais mis les mains dans les Oui, la... ça va, ça va, ça va, on le sait. Bon, monsieur Ludgen, êtes-vous revenu à de meilleurs sentiments et pouvons-nous enfin voir votre réaction si madame Milquet est d'accord, bien entendu euh, une, une seconde, une seconde. Euh, oui, oui, maîtresse, je, je leur dis maîtresse, oui. Dauphin, fichetique, panda, non ours, euh... canard... Coin, coin, non, non, bon, ça va aller. Bon, voilà, laisser se concentrer. Il se prépare pour la prochaine émission d'Ophélie, Ainsi fond, Font, Font, Frontana. voyez l'émission au tableau, donc au tableau. Hein. Dinosaure Mouraud. Cougar Lorenz. Ah bah en tout cas il connaît les bonnes classifications. Quelqu'un a-t-il quelque chose de censé à dire ce matin à la radio alors Ah Théo Franck, une sécurité du territoire, propagande et fichage des envahisseurs. Ah. Juste de rappeler à monsieur Michel qu'il est un citoyen comme un autre et bienveillé à ce que c'était petite et des papiers rapidement. Bien sûr. Car les contrôles vont s'intensifier. Oh il serait également judicieux de bien vérifier que ses tatouages d'identification sont achevés mmh. que sa micropuce interne des géolocalisations est active et oui, qu'elle oui. est bien pourfuite au moins tous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 Voilà, voilà, je sors de la naftaline Voilà, voilà allez bien euh, je, je voudrais dire que pour une fois Pour une fois que ce gouvernement accouche d'un heureux événement rond Il faudra en tout cas attendre au moins 9 mois de plus pour le suivant On en est sûr, je vous, je vous relaisse Sarah Le cactus Bravo. de ce vendredi Avec la collaboration de Fabien Lecastel Qui a passé dans tous les personnages bougie, Alors... bougie, bougie. <rire> Je vous ai promis que vous repartiez avec des invitations pour Péridaïsa. Ah, C'est maintenant si vous voulez euh, les remporter. Peridaisa à découvrir durant tout l'été avec des nocturnes entre autres. Vous allez pouvoir voir tard le soir le parc avec euh, des magnifiques espèces à, à découvrir. Les girafes. Vous serez au plus près des girafes grâce au, au, bévé, au Belvédère. Vous irez voir forcément les pandas géants à Paradise, Le pandaru aussi. Pandaru qui a eu un petit hein, il, y a, il y a quelques semaines. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfant de Au Au, le bébé panda qu'on ne peut pas encore voir d'ailleurs si vous allez visiter le parc. Mais il y a le bébé panda roux aussi, euh, magnifique. Il y a les éléphants, il y a les tigres blancs. Ben, je ne pouvais pas vous faire toute la liste parce que c'est tellement énorme. Si vous voulez gagner euh, ça, vous envoyez maintenant. Euh, vous allez envoyer quoi ben, Vous envoyez euh, Parc par SMS au 6003, c'est 75 centimes. Le message, je vous souhaite bonne chance. Donc Parc au 6003. Pendant que vous jouez, ben, je vais accueillir quelqu'un qui a fait un petit peu de radio avec moi sur Vivacité. C'est Vincent, il habite France. Bonsoir Vincent. Bonjour Céline. Bienvenue dans le 5 à 7, Vincent. Avec Merci. vous, on parle des boissons qui permettent de se désaltérer parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on cherche quand même avec la chaleur qui fait. Allô. Demain, ça va pas s'arranger. Oui Vincent, oui. vous êtes là. Ah ben on a perdu Vincent, c'est dommage. On va essayer de vite rappeler Vincent qui lui avait une solution pour se rafraîchir et va nous la donner dans un petit instant. Il euh, y a quelqu'un qui envoie un SMS avec euh, moitié jus de pamplemousse, moitié Schweppes tonic dans un verre à duvel avec 5 glaçons. C'est la boisson phare des clubs de tennis et de golf. Et pour l'apéro, j'ai déjà allongé à la vodka. Avec Avec modération, bien sûr, et ce fut un succès. Si vous aussi, vous avez des astuces pour vous désaltérer quand il fait chaud comme ça, 3063 par SMS, et sur la page Facebook, c'est un cassette via cité RTBF. Autre message de Jean-Pierre de Stavelot. Un verre d'eau avec un peu de vinaigre et deux morceaux de sucre. Ben voilà, vous pouvez tenter le vinaigre, je suis pas sûr que ça passe vraiment super bien. Vincent, est-ce qu'on vous a retrouvé Oui, excusez-moi, avec mes doigts boudinés, j'ai touché une touche qui ne fallait pas. Bah, c'est pas grave, je vous pardonne, Vincent. Oui. C'est quoi votre recette pour vous désaltérer Alors, de l'eau bien fraîche et des feuilles de menthe, je fais ça presque tous les jours, ça désaltère vraiment très bien, mais il ne faut pas rajouter de sucre surtout. Ah, pourquoi on met pas de sucre euh, Le sucre, en fait, il n'altère rien du tout, au contraire, il accentue l'effet le, de soif. Donc de l'eau, de la menthe, c'est tout Exactement. Eh bien, on note votre bon. recette, Vincent. Vous pouvez mettre du cognac avec, mais ce n'est pas obligatoire. <rire> Décidément, il y a toujours une petite touche d'alcool. Je vous souhaite une bonne soirée, Vincent. A bientôt. À, vous, à bientôt. Au revoir. La météo, justement, Dominique. Est-ce qu'on va encore avoir besoin de se désaltérer et Oui, on aura chaud demain, 29 à 35 degrés. Un temps chaud qui deviendra lourd. Et des orages se seront possibles dans la nuit de mercredi à jeudi.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 L'été se fait sentir, les températures ne cessent de grimper. Pourquoi ne pas se rafraîchir avec une glace Petit bol d'air frais chez un producteur à fleurus dans un instant. Après la Wallonie, Bruxelles réforme aussi ses aides à l'emploi. Le maître mot, c'est la simplification. On va parler de sport aussi tout à l'heure dans le journal La Russie, dans le collimateur du comité international olympique. Elle crée une commission pour trancher sur une éventuelle exclusion du pays aux Jeux olympiques de Rio. Un nageur belge nous parlera de cette affaire de programme de dopage dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité avec Justine Armands. Bonsoir Justine. Bonsoir, il fait chaud, très chaud jusqu'à 32 degrés aujourd'hui, l'été est avec nous. Pour beaucoup c'est un calvaire de travailler sous ces températures, pour d'autres c'est un peu différent. Comme lorsqu'on est producteur de glace depuis 40 ans, Sylvain et Lisette Dimechel confectionnent et vendent leur production de glace en famille à Fleurus dans le Hainaut. Le retour des fortes chaleurs est évidemment synonyme d'affluence pour eux. Reportage tout en fraîcheur avec Luciano Arcangeli. Nous sommes dans la zone froide de l'entreprise. Un vrai contraste par rapport aux températures du dehors. Car ici, les machines fabriquent des glaces, une quarantaine de goûts en tout, qui sont vendues une heure plus tard directement au public. Température ambiante, moins de 10 degrés. Les glaces, dans la famille dit Michel, c'est une histoire à l'italienne. Euh, ma maman a repris euh, la tournée de Mariette à l'époque, euh, donc un triporteur, et c'était voilà, un peu euh, chaotique parce qu'il pleuvait, ben, tous les biscuits étaient mouillés, donc il fallait qu'elle rentre, qu'elle change, puis elle, voilà, elle repartait, et puis on a acheté une camionnette, et puis deux, et puis trois, jusque quatre, et là on a travaillé en famille, c'est-à-dire qu'il y avait mes oncles et mes tantes qui travaillaient avec nous, et on a ouvert le magasin. Les machines produisent de manière incessante car la maison ouvre de midi à minuit, et quand la température dépasse les 30 degrés, les clients affluent c'est aussi de l'adrénaline parce qu'on a midi on est, là, on, est là, on va avoir une grosse chaleur euh, les gens vont arriver voilà, on doit être prêt et puis c'est une motivation parce que quand il pleut c'est morose et on se dit ben, voilà on est là mais euh, le temps n'y est pas quoi et le goût favori quand le thermomètre est à la hausse eh bien c'est un sorbet euh, il fait bon on a envie de sorbet on y a le sorbet vasteck qui n'est pas là en début de saison mais il n'y a pas vraiment un goût par rapport à un autre il y a des nouveautés forcément chaque année et on doit en enlever c'est ce qui est difficile parce que quand on a une quarantaine de goûts ça devient des classiques et quand on enlève ben, la réflexion des gens c'est ah on vous avait enlevé celui là ben oui mais en même temps, si on veut faire des nouveautés, on est obligé parfois. Ils auraient sûrement voulu un peu de fraîcheur, les automobilistes coincés dans le gros embouteillage aujourd'hui sur la E42. Il y avait plus de 10 km de fil cet après-midi en direction de la France. Les automobilistes ont été à l'arrêt pendant plusieurs heures en direction de Lille. Un accident s'est produit en fait à hauteur de villeneuve d'Ascq en France sur l'autoroute A8. Vers 9h30, deux poids lourds se sont percutés. Vers midi, un deuxième accident s'est produit dans le bouchon. Deux personnes sont décédées dans cet accident. Et pour les automobilistes, la Croix-Rouge s'est rendue sur place pour distribuer de l'eau et vérifier la santé des conducteurs et des passagers. Petite révolution dans le domaine des aides à l'emploi à Bruxelles. Après la Wallonie, c'est la région capitale qui met de l'ordre dans ses aides. Malgré des chiffres encourageants, ces deux dernières années, le chômage bruxellois reste le plus important de Belgique. En quoi consiste cette réforme Les explications d'Imad Messoudi. Plus de 63 000 demandeurs d'emploi de longue durée, 23 000 peu qualifiés, 13 000 âgés de 55 ans et plus. Les chiffres du chômage bruxellois restent alarmants malgré les résultats encourageants chez les jeunes. Didier Gozuin, le ministre de l'Emploi, a remis à plat toutes les aides à l'emploi avec un objectif, favoriser les Bruxellois. Nous avons hérité de 216 millions de la sixième réforme de l'État. Mais de ces 216 millions, il y en avait 78 millions qui n'allaient pas vers les demandeurs d'emploi bruxellois. Tout simplement parce que le marché bruxellois est à près de 50% composé de non-bruxellois. Et donc, de fait, les mécanismes antérieurs aidaient euh, indistinctement tous les demandeurs d'emploi. Cette réforme des aides L'emploi passe aussi par un focus sur les groupes cibles, les moins de 30 ans, les personnes de plus de 55 ans et les chômeurs de longue durée. Les syndicats et patrons ont participé à cette réforme dont le maître mot est simplification. Par exemple, il y avait 28 types d'aides ACTIVA différentes, il n'y en a désormais plus qu'une seule. Le gouvernement bruxellois met le paquet car l'enjeu est très simple. « C'est d'abord une question de survie pour les près de 100 000 demandeurs d'emploi, mais c'est une question de survie pour la région bruxelloise. C'est donc vraiment, j'y mets tout mon poids et toute ma crédibilité. » Cette réforme devrait entrer en vigueur au premier semestre 2017. Les résultats sont attendus pour la fin de la législature en 2019. La suite de l'attaque dans un train hier soir en Bavière, en Allemagne. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Le groupe terroriste a diffusé une vidéo montrant celui qui serait l'agresseur, Natacha Stragier. Un jeune homme présenté comme Mohamed Riyad apparaît avec un couteau à la main. Il annonce qu'il va mener une opération en Allemagne. Il n'a pas encore été vérifié qu'il s'agit bien du jeune afghan de 17 ans qui a blessé quatre passagers hier. C'est la première fois que le groupe djihadiste endosse la responsabilité d'un attentat en Allemagne. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans la chambre de l'agresseur, arrivé il y a plus d'un an en Bavière. Il vivait depuis deux semaines en famille d'accueil. Les jeunes et les moins jeunes aussi, les voix, les tracks partout, les Pokémon, on en parlait tout à l'heure. Oui, l'engouement pour le jeu Pokémon Go sur smartphone ne faiblit pas, bien au contraire, avec quelques soucis de sécurité à la clé, de nouveaux dangers apparaissent, conséquences du jeu de réalité augmentée. Les explications d'Alexis Affechs. Grâce au principe de réalité augmentée sur smartphone, les joueurs ont pour mission d'attraper des Pokémon lors d'une sorte de chasse au trésor nouvelle génération. Un risque d'accident sur la voie publique n'est pas exclu. Andrew, un joueur bruxellois, a déjà vu plusieurs situations dangereuses. Euh, quand on lance l'application déjà, en fait, dès le début, euh, ils nous préviennent de faire attention donc à notre entourage. J'ai déjà vu deux trois personnes qui en marchant, ne faisaient pas attention à leur entourage et du coup ont déjà traversé au feu rouge, ont failli se faire prendre des voitures ou bien rentrer dans d'autres personnes. Le monde réel est le monde virtuelles ne font plus qu'un, l'Institut belge pour la sécurité routière tire la sonnette d'alarme. Le plus grand danger, ce sont les piétons qui se précipitent de l'autre côté de la chaussée parce qu'ils ont vu un Pokémon rare, par exemple. Évidemment, ils ne feront pas attention aux voitures qui approchent. De même, les, les piétons qui zigzaguent sans cesse sur le trottoir, c'est non seulement dangereux, le moindre pas de côté, et vous êtes sur la bande bus avec tous les dangers que ça, euh, ça entraîne, mais c'est également irritant pour les autres piétons. Aux Pays-Bas, on a déjà retrouvé des joueurs, la police est allée rechercher des joueurs sur les voies ferrées. C'est évidemment très dangereux. Donc tout ça, ça, ça montre vraiment que ce jeu, évidemment, il est, il est, il, on peut y jouer, mais il faut raison garder, et bien se rendre compte que le monde réel continue lui d'exister. Et puis le phénomène Pokémon Go est tel qu'à New York, Central Park a été pris d'assaut par une armée de joueurs à la recherche d'un Pokémon rare, provoquant quelques embarras de circulation. Il s'appelle Baptiste Lalieux, mais vous le connaissez sans doute beaucoup mieux sous son nom de scène Soul. Le chanteur de Dusty Men et de l'économie des mots, il se produira dans une petite demi-heure au Franco sur la scène Proximus. Ça sera d'ailleurs son seul festival de l'été. Il travaille d'arrache-pied sur son Nouvel album qui sortira à l'automne. On l'écoute au micro de Barbara Schall. Au Six pieds sous terre C'est vrai que là on est plus euh, dans un process où on attend la sortie de l'album pour vraiment lancer la tournée euh, et tout ce qui va avec et puis bah voilà quand les francos m'ont appelé en disant écoute euh, on rajoute une journée on aimerait beaucoup que tu viennes ben il a pas fallu très longtemps pour me convaincre parce que c'est un festival auquel je suis super attaché c'est un festival qui euh, alors que j'avais pas encore sorti d'album euh, m'avait déjà programmé sur une des grandes scènes euh, et ça a vraiment été euh, un super souvenir et puis chaque année je suis revenu pour chaque album donc je pouvais pas vraiment dire non Moi j'avais mon style toi t'avais ton style Puis surtout honnêtement ça me fait du bien Parce que comme je dis j'en ai tellement marre d'attendre que le disque sorte Que finalement ça me fait une bonne bouffée d'oxygène avec le groupe Voilà on a répété, on vient ici On, on joue en festival donc c'est plutôt cool en fait voilà. existe Et ce soir, au Franco, un autre concert, événement, c'est celui de Michel Polnareff à 22h. Peut-être que Michel, il sera occupé à chasser des Pokémon et qu'il ne pas son concert. Peut-être, il sera peut-être avec son smartphone sur scène. Ah ouais, on suivra ça, en tout cas, mission spéciale des 19h avec Régine Dubois et Bruno Tumers en direct des francopholies de Spa. Vous avez, vous, l'application, Justine Et eh oui, j'ai succombé, je l'ai aussi, euh, aussi installé, oui. Vous avez attrapé plein de Pokémon déjà Seulement trois pour le moment. Bon. Eh ben, je vous donne un truc, il y en a un juste au pied de l'escalier de la radio. Ok, voilà, je y a, fonce y a, cours. Y a, y a, je cours. Je ne suis pas allé chercher tout à l'heure, il y en a un là-bas, donc n'hésitez pas. <rire> euh, bonne soirée Justine. Bonne soirée. On fait un point sur les routes juste avant le journal des sports, c'est avec Marjorie Bilot. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Cyril, et on rappelle que si vous allez direction la France, et eh bien impossible de passer la frontière sur le 42-429, elle est fermée suite à un accident qui s'est produit après en France et donc on a des répercussions en, en Belgique encore à partir de Quin, tournée Quin, donc jusqu'à Marquin euh, donc quelques ralentissements là et puis ensuite euh, vous allez être dévié via le 403 vers Courtrai, puis le 17 vers Lille donc ça fait une longue déviation donc on conseille si vous allez en France de prendre plutôt le 42 tournée vers Mons puis le 19 Mons Valenciennes. Alors concernant le ring aussi, euh, gros souci sur le tronçon Zaventem, Grand Bigard, vous perdez plus ou moins 1h30 suite à deux accident, un accident sur le viaduc de Villevorde et un plus loin à Jette Donc conséquence des files depuis Zaventem en direction de Grand Bigard, très importante c'est vraiment la difficulté sur le ring, ailleurs sur le 17 le 19 pardon, Bruxelles-Mons véhicule en panne à Felui avec des fils à partir de Nivelles Sud une demi-heure de retard sur 4 km et demi, si vous allez en direction de Mons sur cette 19 et puis sur le 411, Bruxelles-Namur accident à Wallin là, et euh, eh bien la voie d'arrêt D'urgence est neutralisée. Nous avons des débris aussi en voie de droite en direction de Namur et une circulation ralentie. Un problème sur la route. Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'Expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Vivacité. Le journal des sports. Bonsoir à tous, les suites de la publication du rapport McLaren, rapport dont on a beaucoup parlé et qui accable l'ensemble du sport russe. L'agence mondiale antidopage l'a dévoilé hier et mis la lumière sur les pratiques de dopage organisées au niveau de l'état russe. En conséquence, l'AMA demande que tous les athlètes russes soient interdits de participation aux Jeux qui commencent dans un peu plus de deux semaines. Le comité international olympique doit de son côté encore se positionner. C'est lui qui doit décider si les Russes pourront s'aligner ou pas à Rio Aujourd'hui, le CIO a annoncé d'ailleurs la création d'une commission disciplinaire, commission qui devra statuer sur les sanctions à prendre à l'égard de la Russie. En attendant, les sportifs du monde entier attendent et se posent cette question. La suspension éventuelle de la Russie va-t-elle leur ouvrir la voie vers de meilleurs résultats Écoutez ce qu'en pense le nageur belge Glenn Surgulose. Bah, ça nous aide un peu parce que dans le 4x2, ils étaient devant nous au championnat du monde et il y a des, des Russes qui nageaient très vite dans des courses individuelles. Donc oui, ça va nous aider un peu, mais ce n'est pas sur une ou deux places que ça va changer beaucoup. Donc. Mais ça aide un peu, oui. Est-ce que dans la natation, la Russie était particulièrement visée par les autres nations Est-ce qu'entre vous, entre nageurs, vous vous disiez euh, « Ok, on sait que si les Russes vont vite, c'est parce qu'ils qu trichent ». On pensait qu'il y a des, du dopage dans la natation russe, mais ce n'est pas qu'avec eux, on a des suspicions sur des autres pays, mais ils doivent le, le prouver, c'est ça le problème. Et quels sont les autres pays qui justement sont douteux pour vous Moi je pense le Brésil. Tout parce que c'est dans leur pays maintenant, il n'y a pas de contrôle d'antidopage et il y a des, des nageurs qui, maintenant, ils ont nagé beaucoup plus vite qu'ils ont fait dans, dans leur vie. Même s'ils nagent déjà 20 ans, il n'a pas amélioré pendant 5 ans et maintenant, d'un coup, ils nagent une seconde plus vite. C'est dur à ne pas dire qu'ils l'utilisent pas. On peut pas le dire, mais on a des suspicions là-dessus. Et tant qu'on parle de dopage, une première dans le monde du trail, cette discipline à la mode qui consiste à courir en pleine nature ou en montagne, avec la suspension de l'équatorien Gonzalo Calisto. Il avait terminé cinquième de l'ultra-trail du Mont-Blanc, l'une des courses les plus convoitées du monde l'été dernier. Il était pris pour usage de PO. Les Jeux olympiques, on y revient, ils approchent à grands pas, un peu plus de deux semaines, on en parlait, et les hockeyeurs belges sont comme des lions en cage. Les Red Lions vistent une médaille à Rio, et pour ça, ils s'entraînent comme des Pro depuis un peu plus d'un an. Plus de boulot, plus d'études universitaires, mais du hockey matin, midi et soir. Une nouveauté pour ce sport qui reste malgré tout amateur. Arnaud Montero a rencontré le capitaine des Red Lions, John John Domen. On est vraiment très heureux d'avoir tous fait ce choix qui est de, de jouer pour l'équipe à 100% pendant l'année. Donc on a arrêté de travailler, on a arrêté d'étudier pendant un an. Ce fut une très chouette année aussi de pouvoir vivre comme un, un sportif professionnel. C'est la première année pour la plupart des joueurs. Donc c'est ouais, voilà c'était c'était une très chouette expérience quoi qu'il arrive. L'été sera réussi, c'est si quoi Si on n'a aucun regret je pense et qu'on aura vraiment tout tout fait pour pour aller le plus loin possible. Autour de France, deuxième et dernière journée de repos ce mardi avant le sprint final en direction de Paris avec la traversée des Alpes qui débutera dès demain. Et après deux semaines de course, cette question, la course est-elle gagnée pour Chris From et l'équipe Sky Le reportage à Berne de nos envoyés spéciaux Jérémy Elguers et Samuel Grudois. Christopher Froome est assez malin pour ne pas s'emballer et déjà à crier victoire. Disons que l'affaire est bien en emmanchée avant quelques étapes alpestres propices aux attaques de ses timides adversaires mais craint-il une étape en particulier C'est difficile à dire on a 4 jours, très difficile avec euh, une contre la montre aussi c'est pas juste un jour c'est les 4 qui sont très importants Le Kenyan blanc est au-dessus du lot et surtout, surtout son équipe a survolé la compétition Froome a pris le maillot jaune en a attaquant. Le Block Sky contrôle désormais. Alors ça, bon, on en énervé certains. On ne peut pas reprocher grand-chose à Froome et à ses équipiers. C'est aux autres attaqués. Voici le directeur sportif Nicolas Portal. Même quand on a des petits soucis en interne, quoi. Un coureur qui a une journée sans, comme on dit, on a, tout le monde peut jongler avec tout le monde. Ils sont très, très interactifs. Donc, euh, on est vraiment concentré que sur un seul objectif. Ce serait terrible de perdre le tour parce qu'on voilà, fait une erreur stratégique ou technique ou de concentration. Du côté de la Movistar, on dit, voilà, on va miser sur le fait que Chris Froome a souvent un jour de moins bien sur le tour. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette tactique bah, Pas grand chose, euh, c'est bien qu'il mise sur ça. Traduction, Froome peut voir venir. Et demain, étape 100% suisse, départ de Berne jusqu'à Finneau-et-Mosson, 184 km et une arrivée en altitude. Et puis euh, Thomas de Ghent a profité de cette journée de repos sur euh, le Tour de France pour prolonger son contrat chez lotto soudal Le Danois Lars Bank en a fait de même. En bref, c'est le journal L'Avenir qui l'annonce. Enzo Schiffo va quitter son poste de sélectionneur des espoirs. Une décision prise par solidarité, dit-il, avec Marc Wilmot, récemment licencié par l'Union Belge. Et si vous souhaitez justement prendre la tête de l'équipe nationale de football, l'offre d'emploi est en ligne depuis hier soir sur le site de l'Union Belge. On y détaille le profil recherché et les modalités pour faire parvenir son CV à la Maison de verre. Date limite pour l'envoi de votre dossier, pourquoi pas le 31 juillet. Autre date limite, celle pour devenir président de l'UEFA et succéder à Michel Platini à la tête de la puissante organisation européenne. La deadline pour envoyer son CV, c'est demain. Pour le moment, peu de candidats emblématiques du monde du football, sauf peut-être Michael Van Praag, le président de la Fédération néerlandaise et ancien boss de l'Ajax. L'élection du président de l'UEFA, de ce sera pour le 14 septembre. Anderlecht s'est fait tirer le portrait ce midi. C'était la fameuse photo officielle, à moins de deux semaines maintenant de la reprise du championnat, avec un petit nouveau qui s'est engagé avec le club bruxellois ce mardi le milieu de terrain roumain Alexandru Kipchou il évoluait jusqu'ici au Steaua Bucarest et puis en tennis pour terminer la Belgique affrontera le Brésil en barrage pour le groupe mondial de la Coupe Davis la rencontre se disputera mi septembre en Belgique la surface est encore à déterminer vivacité le sport en toute complicité avec l'ADEPS jusqu'à 19h 5 à 7 Vivacité 18h17, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité J'espère que tout va bien, que vous n'avez pas trop chaud Que vous avez trouvé la boisson idéale pour vous désaltérer En cette journée de chaleur Parce que demain elle va pouvoir vous servir aussi cette boisson Quelle est cette boisson qui vous désaltère quand il fait si chaud 3063 par SMS pour me le dire Ou sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF Et à propos de boissons pour se désaltérer quand il fait chaud On ouvrira un gros débat tout à l'heure Il y a déjà l'info qui est sur vivacité.be Pour ou contre les glaçons dans le vin. Alors, il y a plusieurs écoles. Quelle est euh, votre école, vous Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Est-ce que vous avez des astuces Tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous parlait de raisins congelés dans le vin, en disant que ça, c'était bon, et au moins, ça ne dénaturait pas le vin. Si vous avez euh, des, des, des avis là-dessus, si vous avez des boissons idéales pour vous désaltérer, ben vous me dites tout ça, et on en reparle tout à l'heure dans l'émission. 3063 par SMS, et donc la page Facebook qui est là pour vous aussi, facebook.com slash 5 a 7 vivacité. Dans quelques minutes sur vivacité, on s'intéresse L'histoire de Void comme tous les jours C'est Pop Story qui arrive Une lettre, une recette, le Dico Food Avec Candice Cotter sur Vivacité Et puis on s'intéressera aux bracelets que vous portez peut-être Avec les festivals On parlait des francopholies qui démarrent aujourd'hui D'ailleurs émission, je vous le rappelle, spéciale Des 19h en direct de Spa On reçoit des bracelets pour rentrer dans les différentes, aux différentes scènes Et ces bracelets-là, certains les gardent longtemps Et bien apparemment c'est dangereux pour la peau C'est mauvais pour la santé On y revient dans quelques minutes dans le 5 à 7 sur Vivacité Mais juste avant on va parler du soleil qu'on connaît fort aujourd'hui au au Et il va pas partir tout de suite ce soleil, il sera encore là demain et demain il va faire encore plus chaud Et on apprend aujourd'hui dans l'ADH que 1 belge sur 10 est allergique au soleil Alors en quoi ça consiste exactement Qui est concerné Qu'est-ce qu'on peut faire À quoi ça ressemble une allergie au soleil On va en parler avec le docteur Pierre-Paul Roquet-Gravy, vous êtes dermatologue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Merci. Ça Merci. ressemble à quoi une allergie au soleil Alors en fait une allergie au soleil c'est une éruption euh, qui va survenir sur les parties découvertes hein, de la peau lorsqu'on s'expose au soleil, donc le décolleté, les mains, les bras. Et le dos des pieds, euh, en fonction du type d'allergie de, de, que nous appelons lucite, eh ces, ces boutons vont survenir dans un délai relativement court ou, ou parfois un peu plus lointain, en fonction du type d'allergie qu'on va manifester en fait. Une personne sur dix, c'est quand même beaucoup, non Alors effectivement, c'est effectivement beaucoup, mais il faut savoir que euh, nous ne sommes pas tous égaux face à l'allergie solaire, puisque les femmes sont bien plus souvent atteintes que les hommes. Puisqu'en général, c'est une proportion de 80% de femmes atteintes pour 20% d'hommes en règle générale, et y souvent des femmes jeunes entre 20 et 35, 40 ans en fait. Et tous les allergiques le savent qu'ils le sont ou certains s'ignorent Alors bien sûr, le, enfin, ceux qui s'ignorent, c'est ceux qui n'ont jamais manifesté l'allergie, parce qu'à partir du moment où on l'a manifesté, euh, croyez-moi, on s'en souvient, parce que c'est une maladie qui est fort incommodante, effectivement, parce que c'est très très prurigineux, donc on se gratte énormément, et on, on, les, les, les vacances sont très souvent gâchées à cause de ça, en fait. Hein. Et ça, ça fait mal Alors mal non, pas, pas spécialement mal, mais c'est épouvantablement euh, prurigineux, donc c'est des, des chatouillements incessants euh, qui peuvent même empêcher de dormir dans, dans certaines situations. Ah oui, Et qu'est-ce qu'on oui, qu qu peut faire Ça veut dire qu'on peut jamais s'exposer au soleil, alors, si on est allergique Alors, dans ce cas-là, effectivement, il faut prendre des précautions tout à fait particulières avant de s'exposer, sous peine de voir l'allergie ressurgir de manière systématique lors de l'exposition, oui, tout à fait, oui. Donc, très important de, de se protéger. Alors, plus globalement, il fait hyper chaud oui. en ce moment. On a vu des images euh, en, en, à la télé, et puis on parlait tout à l'heure des piscines qui sont saturées. Et quelques oui. petits conseils, peut-être, euh, avant de s'exposer Alors, avant de s'exposer, clairement, c'est la, la protection solaire, évidemment. La protection a toute son importance, à la fois dans la prévention des allergies pour les patients qui le sont, mais surtout dans la prévention du cancer de la peau, comme vous le savez, qui est un cancer qui est euh, de plus en plus fréquent, qui malheureusement est lié à souvent des surexpositions, des expositions brutales, soudaines et répétées au soleil. Quoi. Donc, dans des, des, des jours comme aujourd'hui, on a envie de profiter d'un peu de fraîcheur. C'est vrai qu'on va volontiers aller, se, euh, disons, se mettre dans l'épicine Et, et très souvent, on, on, on néglige de se, de se protéger. Ce n'est évidemment pas une bonne chose. Et oui, et puis au pire, on se protège, on va dans l'eau et on oublie de remettre après. C'est important, une fois qu'on est passé par l'eau, on remet de la crème. Voilà, systématiquement, c'est vrai que les, les, les produits sont réputés résistants à l'eau, mais malheureusement, ils ne sont pas résistants à l'essuie ou, ou au frottement. Ouais. Donc, euh, il est absolument nécessaire de, de, de, de réappliquer de la crème de manière régulière. Oui, tout à fait, bien sûr. Un mot sur ce vieux mythe Quand il, quand on met de la crème, on bronze oui. ou on bronze pas, alors? Alors, donc, effectivement, donc les, les, les crèmes contiennent des filtres solaires qui ont pour but d'empêcher de brûler, mais les filtres solaires ne, ne sont pas là pour empêcher de bronzer. Donc, une peau qui peut bronzer va bronzer de toute façon euh, au soleil, malgré la protection, elle ne va pas brûler, on va prévenir le cancer de la peau, et puis la plupart du temps, le bronzage restera bien plus durablement puisqu'on évite les brûlures, et comme vous le savez, les brûlures entraînent une desquamation la peau qui pèle, ah oui. et on perd son bronzage, Très rapidement. Donc on a tout intérêt à se protéger bien efficacement et à utiliser un filtre solaire d'indice euh, qui, qui correspondra à la sensibilité de sa peau. On n'a plus d'excuses, on se protège donc. On n'a plus d'excuses, absolument. Merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7, je vous souhaite une bonne soirée. Et tant que je vous ai Avec au téléphone, les... parce que vous avez oui. peut-être eu très chaud aujourd'hui, est-ce que vous avez une boisson euh... idéale pour vous désaltérer vous? Alors, écoutez, moi j'ai consulté toute la journée, donc j'ai principalement bu de l'eau. Ça, c'est Je pense que c'est celle qu'il faut, qu faut recommander. Je ne dis pas que je ne prendrai peut-être pas une petite bière ce soir. Ah, oui, quand même, euh, vous aussi. Mais voilà, mais, mais voilà, voilà. Merci, <rire> je vous souhaite une Alors, bonne écoute, soirée. Plaisir. À bientôt. Merci à vous aussi. Au Il est 18h23. Alors, on, on sait ce qu'on boit ce soir. En tout cas, pour la plupart, vous avez envoyé différentes idées par SMS au 3063. Mais qu'est-ce qu'on va manger C'est l'heure du Dico Food. Dico food. Dico food. food, le Dico Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le DicoFood food va s'arrêter ce soir à la lettre S. On va travailler le siphon. Alors tout le monde n'a pas un siphon à la maison, je vous l'accorde complètement, mais on est quand même de plus en plus à avoir un siphon à la maison et le cas le plus courant est celui de la personne qui a acheté un siphon et qui l'a encore dans son placard et qui ne l'a jamais utilisé par peur de faire exploser son visage ou sa cuisine ou les deux. Donc si vous êtes dans ce cas, n'en ayez même pas honte, c'est le cas de la grande majorité d'entre nous tous. Donc vraiment tranquille. Mais l'idée c'est quand même de se lancer dans l'aventure du siphon parce que c'est pas si compliqué le siphon et ça vous permet d'avoir des préparations qui sont réalisées minutes, c'est ça qui est intéressant et là maintenant on est en été, on a envie de s'allonger de, voilà, de un peu les soirées et de se raccourcir le temps d'effort en cuisine ici on va, je vais vous proposer un dessert minute que vous pouvez faire tout à fait à l'avance et qui ne sera plus qu'à servir au moment M. On va se faire une espuma. Donc l'espuma, c'est cette mousse qui, est telle, qui a été qui encore mais qui a été encore plus tendance il y a quelques années et qu'on faisait dans les siphons, on faisait des espumas salés et sucrés de plein de choses. Ici, on va se faire une espuma sucrée de framboise et de cerise puisqu'on est dans la saison. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une mousse de fruits rouges minute, full saveur. La saveur explose en bouche. Et ça, c'est le siphon. Il n'y a rien à faire. Vous avez le produit brut qui est transcendé avec un siphon. Et c'est ce qu'on vient chercher. 300 grammes de cerises et 100 grammes de framboise. Prenez du frais. Une feuille, de, donc pas de bois surgelés, une feuille de gélatine et il vous faut de la crème fraîche parce que c'est une mousse. Donc on va se prendre un demi-litre de crème fraîche, prenez de l'entière, absolument, pas de light. Vous mettez du light dans un siphon, vous n'aurez jamais un résultat. Vous aurez un truc qui devient une flaque. Toujours, toujours, toujours, quelle que soit votre préparation, sucrée ou salée, ça ne fonctionnera pas. Le siphon, c'est du, du gras. Il faut, absolument. C'est du 30% de matière grasse, c'est de la crème fraîche entière. Et un petit peu de sucre, je n'en prends que 50 grammes. Vous pourriez corser un peu, mais 50 grammes, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de suffisamment léger. Alors, vous nettoyez, vous vos cerises, vous mixez vos fruits ensemble. Donc, vous allez vous retrouver avec une purée un peu épaisse avec des morceaux, les petits grains de framboise dedans. Vous passez la, la purée au travers d'un tamis. Quand vous travaillez dans un siphon, vous devez toujours passer toutes vos préparations ou quasiment toutes vos préparations au travers d'un tamis parce que chaque petite graine, chaque petit morceau, aussi microscopique soit-il, ne passerait pas au travers du goulot du siphon. Donc, ce, on, ce dont on a besoin, c'est d'avoir quelque chose de complètement fluide. Donc, vous passez votre purée de fruits au travers d'un tamis. Vous laissez ramollir votre feuille de gélatine dans un bol d'eau froide, comme vous le feriez pour n'importe quelle bête feuille de gélatine, vraiment un bol d'eau froide vous jetez le truc dedans et dans un poêlon vous allez placer la moitié de votre purée donc passer au travers du tamis et la faire chauffer avec vos 50 grammes de sucre vous ne faites pas bouillir c'est vraiment juste dissoudre le sucre dès que le sucre a fondu vous enlevez le poêlon du feu et vous ajoutez cette feuille de gélatine vous profitez du fait que vous avez un mélange chaud pour ajouter votre feuille de gélatine et qu'elle puisse se dissoudre bien là dedans vous fouettez elle va se dissoudre immédiatement ce sera hyper facile vous n'avez qu'à la sortir de son bol d'eau froide la presser dans votre main l'acheter dedans et vous fouettez votre truc il est fait reste à mélanger cette purée sucrée gélatine Avec votre purée froide, donc l'autre moitié qui reste, la seconde moitié, vous ajoutez votre crème fraîche et votre préparation, votre appareil à mousse, il est fait. Reste à le placer en siphon. Alors, le siphon simple, vous pouvez faire ça des heures à l'avance sans aucun problème. Vous mettez ça dans votre siphon, vous fermez votre siphon, vous ajoutez deux cartouches de gaz et vous le réservez couché au réfrigérateur, couché à l'horizontale. C'est simplement comme ça que vous en aurez le meilleur résultat. Le gaz va pouvoir se répandre partout dans la préparation, dans le siphon et vous aurez quelque chose qui sera bien mousseux. Ne placez jamais votre siphon à la verticale dans le frigo, toujours à l'horizontale. Et au moment du service, premier petit jet dans l'évier parce que ça, ça éclabousse toujours, c'est l'excédent de gaz, et ensuite vous y allez dans vos vérines et vous allez avoir une mousse minute. Pour les cartouches de gaz, simple, vous mettez votre cartouche de gaz, vous fermez, et Dès que vous entendez un p voulant dire que la cartouche est percée, vous fermez très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, pour que le gaz puisse rapidement se mettre dans la préparation. Vous rouvrez la, la, le tube dans lequel il y a la cartouche, donc vous n'avez pas peur d'enlever la première cartouche, vous n'aurez rien, il n'y a aucun problème, vous enlevez. Vous mettez la seconde cartouche, vous refaites de même, donc en gros, vous refermez, dès que vous entendez un pchit prouvant que la, la, la cartouche a été percée, vous, euh, vous actionnez ça rapidement, et ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser cette cartouche-là, jusque la finalisation de votre service et le vide. Du siphon dans le siphon. Vous n'avez plus rien à faire, vous la laissez là, vous l'oubliez et votre siphon, ce sera parfait. 5 à 7. Merci Candice, on retrouve la recette bien sûr sur vivacité.be. Dans un instant, on parle des bracelets, des festivals qui sont mauvais pour la peau si vous les gardez, ce sera juste après les news. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique <rires> Ou bien à la mer.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 Etias est le meilleur assurance RC Auto par DKV. Rendez-vous sur etias.be Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir.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 Il est l'heure d'en trouver les titres de l'actualité sur Vivacité, c'est avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Ce mardi devrait être la journée la plus ensoleillée de l'année. D'ici son coucher ce soir, le soleil devrait briller environ 16 heures. Soleil et chaleur, plus de 30 degrés en certains endroits du pays. Un peu partout, les points d'eau, piscines, glaciers, bref, tout ce qui peut rafraîchir ont été pris d'assaut. Et puis il y a les malheureux qui travaillent. Si le travail devient pénible, sachez que la loi oblige votre employeur à prendre les mesures nécessaires. Nous y reviendront à 19h. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée hier en Allemagne par un jeune afghan. Il a diffusé une vidéo dans laquelle on voit cet homme menacé de perpétrer une attaque suicide. Il annonce qu'il va massacrer des infidèles pour venger la mort d'hommes, de femmes et d'enfants dans les pays musulmans. Ce jeune afghan de 17 ans a grièvement blessé à coups de hache et de couteau quatre passagers d'un train régional avant d'être lui-même abattu. Toujours pas de décision du CIO à propos d'une éventuelle exclusion de la Russie des Jeux de Rio. Le comité international olympique affirme étudier toutes les options légales. Mais avant de prendre position, il attend surtout un avis du tribunal arbitral du sport. Le TAS doit se prononcer d'ici jeudi sur l'appel introduit par 60 athlètes russes contre la suspension de la fédération russe d'athlétisme. Merci Franck, rendez-vous à 19h pour un nouveau flash d'information. La météo, ça dit quoi Dominique Une nuit étoilée et très douce en perspective et des températures de 18 à 20 degrés encore, puis demain du chaud du chaud et encore du chaud, 29 à localement 35 degrés le temps chaud deviendra lourd dans la suite de la journée, des orages seront déjà possibles dans la nuit de mercredi à jeudi et ces orages pourraient localement être violents jeudi, des averses orageuses pourraient encore sévir majorité sur le sud du pays et les maxima redeviendront Un petit peu plus supportable, si on peut dire ça, mais encore bien chaud, 22h, 26 degrés. Ça va, on retombe pas sur ce qu'on a connu il y, quelques il y a quelques semaines avec de la tout le temps. Non, ça va. Merci, Dominique. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTV, Mobile Info. Marjorie Bilot, comment ça roule à 18h33 Eh bien, en fait, sur le ring de Bruxelles, c'est toujours compliqué à partir de Zaventem jusqu'à Jette, direction Grand Bigard. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux endroits où il y avait des accidents, et eh bien, la chaussée est dégagée à Villevorde et puis à Jette. Néanmoins, vous perdez encore plus d'une demi-heure de Zaventem donc jusqu'à Jette vers Grand Bigard. Et puis si vous devez aller direction la France, on rappelle que l'autoroute 42-429 est fermée, toujours un peu après Marquin en direction de la France suite à un accident qui s'est produit ce matin. Et puis à midi, donc deux accidents qui se sont produits en France, qui provoquent donc la fermeture du côté de la frontière française sur le 42-429. Et donc pour aller en France, vous devrez emprunter plutôt le 42 tournay mons puis le 19 mons valenciennes ou encore le 403 vers Tournai, puis le 17. Concernant le 19, Bruxelles-Mons, véhicule en panne à feu lui, avec toujours plus ou moins 4-5 km de ralentissement, plus ou moins une demi-heure perdue à partir de Nivelles-Sud vers Mons. Et non loin de là, justement, un piéton se balade entre Nivelles et Arken. Donc restez attentifs et prudent si vous roulez sur le 429 à Altournai, car là, un soulèvement de chaussée a été signalé à Onzocht en direction de Tournai problème sur la route prévenez le call center rtbf mobile info 0800 48 400 Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et à 18h35 sur Vivacité, on va parler de ce qui nous fait plaisir le soir quand on rentre à la maison. Ben, un petit verre peut-être pour vous désaltérer. Même pendant la journée, vous buvez... Alors, on a parlé d'eau, de, on a parlé de l'eau avec de la menthe, sans rajouter de sucre. On parle de café glacé par SMS au 3063, en disant surtout pas de sucre. Alors, visiblement, le sucre donne envie de boire. Mais alors, il y a une question qui se pose aussi avec ces chaleurs. Dans le vin, est-ce qu'on met des glaçons ou est-ce qu'on n'en met pas Pour essayer d'avoir une vraie réponse la plus officielle possible, Bah on a cherché Benoît Couderet. Et pourquoi Benoît bah Parce qu'il est le meilleur sommelier de Belgique en 2016 et il est avec moi ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Merci. Bah ça va super bien et vous Oui, très bien. Hein. On a le beau temps. Euh, donc, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, euh, oui. Alors, il y a tout ce qu'il faut justement. Imaginons ce soir, on rentre à la maison, on a le soleil encore sur la terrasse, on prend l'apéro. On a une bouteille de vin, on a un verre. Est-ce qu'on met des glaçons en plus ou pas pour rafraîchir ce vin, Benoît Non, en fait, le, le mieux, c'est euh, qu'on mette déjà la bouteille euh, la veille ou le matin euh, au réfrigérateur ouais. et qu'on le boit euh, fraîche aux températures euh, euh, de la réfrigérateur. Donc, pour les vins rosés et blancs, j'aurais dit autour de 6 degrés. Et pour les vins rouges, le euh, j'aurais dit euh, autour de 10, euh, 12 degrés. Là, je parle sur les, des, des vins rouges légers, hein. ouais. Oui, et on ne met pas un autre vin rouge au frais. On, on le garde pour une autre fois quand il fait meilleur, si jamais on n'a on, on a pas envie de le boire chaud, alors. Ou en oui, tout cas tempéré. C'est oui, quoi, quoi, quoi oui. le problème de mettre un glaçon dans du vin En fait, ça va à un moment, bien sûr, avec la chaleur qu'on a aujourd'hui, par exemple, ça va fondre dans le vin, ça va allonger le vin, et ça va cacher les arômes et la finesse, et la côté équilibré dans le vin. Donc en fait, euh, à un moment, le vin euh, il va euh, euh, fluctuer vers un, un produit, un, un eau parfumé presque. Mmh. Euh, oui. donc en fait, c'est bien mettre euh, la valeur du producteur du vigneron euh, dans le verre, de bien mettre ça en avant. Donc, euh, je l'ai dit, pas mettre des glaçons. Bien sûr, euh, tout le monde est bien libre de faire quest ce qu'il veut. Oui, oui bien sûr. Après, c'est pas l'idéal. Tout à l'heure, il y avait Jean-Marc, un auditeur de Vuacité, qui disait de mettre des euh, raisins congelés dans le vin. En disant, ça, ça va rafraîchir et ça dénature pas le vin. Est-ce que vous avez déjà essayé cette solution-là C'est une bonne idée ou pas J'ai pas encore essayé, mais à mon avis, ça va pas vraiment apporter grand-chose parce que la structure du pot de ça, c'est quelque chose quand même tout à fait différent qu'on euh, va, on va réfléchir naturellement. Donc euh, non, à mon avis, ça va pas, non. Je pense plutôt euh, dans l'idée, euh, le lobby, la rêve, que ça fait que le raisin est dans le vent. Mais... À mon avis, ça, pas, ça va pas apporter beaucoup de sauce. Bah, ça rafraîchit Et... peut-être un petit peu sans rajouter d'eau, justement. C'était oui, ça, ça l'idée ouais. que Jean-Marc nous proposait tout à l'heure. Tant que vous êtes là, je vais en profiter parce qu'on voit beaucoup de cocktails à base de vin maintenant. Et puis, au supermarché, on peut, ou même dans les magasins spécialisés, on peut acheter plein de vins déjà mélangés. Je pense entre autres au rosé pamplemousse. Vous, en tant que meilleur sommelier de Belgique 2016, vous aimez oui. ce genre de vin ou pas Là, je travaille pour le groupe Carrefour comme acheteur, donc je viens bien sûr en contact avec tous ces produits. Moi, personnellement, je n'aime pas, bien sûr, qu'est-ce qui est idéal pour les jeunes qui aiment bien boire du vin. Peut-être qu'ils qu regardent bien d'acheter peut-être quelque chose dans des vins, dans des, dans des bidons, ou qu'ils regardent bien peut-être de prendre des bouteilles euh, avec une capsule à vis. Ouais. Maintenant, avec les festivals de musique qui se passe pendant l'été, je comprends qu'on n'a pas toujours le, le tir-bouchon en arrière-poche. <rire> donc peut-être c'est bien euh, de, de ces solutions de bidons et des, des, des vins de capsules à vis. Euh, c'est quelque chose vraiment qu'on voit... Euh, particulièrement maintenant dans mon job chez Carrefour qu'on on, on travaille vraiment bien là-dessus euh, et c'est quelque chose qui est plus qualité très bien et c'est quelque chose on peut prendre deux verres et on peut le remettre en réfrigérateur en fait euh, ça va et, pas poser allez. de problème Non, et là, on n'a pas besoin de glaçons parce que ah bah, tu vas verter le verre au moment qu'il est ah, oui, oui. Euh, ouais, Directement. Est euh, oui. Et tout ça se boit avec modération. Bien évidemment, Benoît, en tant que meilleur sommelier de Belgique 2016, juste avant de partir, le conseil de ce soir, la boisson idéale pour se désaltérer, pour se rafraîchir après une journée de chaleur comme ça Ben... Qu'est-ce que moi je vais faire le so ce soir moi-même Et moi je vais ouvrir un petit rosé avec ma femme et on va bien sûr boire avec modération parce que demain on doit travailler, mais ouais. on va quand même boire deux verres de vin rosé rafraîchissant avec un plat une petite salade avec des, des tomates, avec des cuvettes euh, de Zébrus. Moi je suis d'origine de Bruges, donc euh, ah bah, quelque chose ouais. d'agréable, rafraîchissant, un plat d'été avec un vin. Agréable. Ouais. Ah ben parfait. Donc, l'astuce, c'est de boire un verre de vin avec votre femme. C'est ça que je retiens. Oui. On va tous venir fait. chez vous, Benoît. Oui, excellent. <rire> Merci beaucoup, Benoît. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. A vous aussi, bonne soirée. Il est 18h40, oui. il est l'heure de s'intéresser à l'histoire de Voïd. Comme tous les soirs, c'est Marc Toesca qui nous rejoint pour Pop Story. Et puis juste après, on revient sur les festivals. On est en plein dedans, les francopholies qui démarrent aujourd'hui, avec dans 20 minutes maintenant, une émission spéciale avec Régine Dubois et Bruno Thumers en direct de francopholie de Spa, au cœur de Spa tout simplement. On reviendra sur le phénomène des bracelets. Certains les gardent pendant des semaines, voire des mois pour dire j'y étais à ce festival, c'est dangereux pour la santé, vous saurez pourquoi juste après. Ça. 5 à 7 avec Cyril. Viva, viva, viva, pop, pop, story, pop, story. Oh Marc Torresca pour notre top national 1986 est l'année des filles en y regardant d'un peu plus près on se rend compte aussi qu'elle est celle des rencontres des collaborations musicales assez inattendues bref 1986 est l'année des duos c'est effectivement cette année là que Niagara signe l'amour à la plage le tube de l'été le plus emblématique le plus coloré et le plus ah ouh, tcha tcha tcha. en 86 que Miss Bonnie Tyler, notre chanteuse galloise à la voix de roqueuse affûtée à la Guinness, croise la route de Todd Rundgren, un auteur-compositeur américain multi-instrumentiste et producteur au CV long comme le bras. Ensemble, ils enregistrent Loving You is a Dirty Job, un 45 tours incendiaire qui en quelques semaines met à genoux les hits et les tops de la planète. mais tout aussi improbable, le duo composé d'Arnold Turboust, le lunaire compositeur fétiche d'Etienne Dao et Zabou, jeune comédienne à la moue boudeuse mais irrésistible dans son rôle de comtesse à la sauce Pompadour. Mademoiselle Adélaïde, sorte de menuée sous acide, reste comme un des plus gros succès de l'année et qui, à sa façon, traduit l'esprit totalement incontrôlable de la décennie 80. 1986, c'est aussi l'année de ce duo mémorable composé de M. Eddie et Gainsbourg. Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg qui jouent à ce traité de chameau, de bandit et de vieille canaille. Dans cette adaptation très réussie de You, Rascal You, l'original date et oui de 1929 et fut enregistré entre autres par Louis Prima, Cap Galloway ou Louis Armstrong. Bon quand tu seras mort, et Ah, oui! Hé, eh, eh. je serai content quand tu seras mort, vieille canaille! Oh. Je Tu nie rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon dieu, je serai content d'avoir te proue, vieux chabon! Ah, bon, bym moi, tu vas, tu vas. Bez bras ouverts, vieille canaille, tu sais, fais. toujours ton couvert, vieille canaille! Ta brûlé. Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Un canon. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Fumé. Tu as fait du baratin. Mm -hmm. Tu l'as embrassé dans les coins. Et hein? ailleurs. Dès que j'avais tourné le dos. <rire> et justement. 1986, c'était l'année du rendez-vous de deux vieilles canailles, Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg. Story story. à réécouter en podcast sur francebleu.fr Psst, chez OZ, vous savez que nous ne sommes pas du genre à afficher nos réductions en grand sur la vitrine du showroom. Alors je vous le dis juste à vous, OZ vous réserve des meubles stylés, de la literie de qualité à des conditions incroyables jusqu'à la fin du mois. OZ, quai des Ardennes à Liège et sur oz-interiors.be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 Vélo. Dites les amis un La petit vélo. conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be slash le vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA.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 On est à un peu plus de 10 minutes de l'émission spéciale qui démarre depuis les francopholies de Spa avec Régine Dubois, Bruno Tumers. Tout est prêt à Spa, là, pour l'émission. Est-ce que vous êtes là, l'équipe Alors, normalement, on avait l'équipe qui était là. On a perdu la connexion avec Spa. À 19h, ça fonctionnera, c'est promis. L'équipe sera là avec, entre autres, Jane ce soir dans l'émission. Ça arrive dans moins de 10 minutes. Restez là. Sont en train de se désaltérer, on ne peut pas leur reprocher avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Euh, dans un instant, sur Vivacité, le best-of des enfants de cœur, avec un nouvel épisode des Boël. Ce sera dans euh, quelques petites secondes, sur Vivacité, et puis juste avant, on va revenir sur ces festivals, entre autres les Francofolies. et puis il y en a plein hein, pendant tout l'été, et tout au long de ces festivals, on reçoit des bracelets, des bracelets que certains aiment garder au poignet pour, euh, pour, pour, pour avoir ce souvenir et pouvoir montrer aux autres qu'ils y étaient à ce festival. Sauf que, Il y, y a un gros bémol, c'est que c'est dangereux pour la santé, c'est pas bon pour la peau. Et on va en parler tout de suite sur Vivacité avec Anne Simon. Vous êtes microbiologiste et médecin hygiéniste au Clinique Universitaire Saint-Luc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Anne Simon, quel est le danger à garder les bracelets que l'on reçoit au, au festival C'est un chou de souvenir souvent. Oui, c'est vrai, c'est un souhait de souvenir, mais il n'y a pas un véritable danger pour la santé. Simplement, on sait qu'on accumule les bactéries. Si je devais faire une comparaison, euh, c'est comme si vous preniez votre douche euh, tous les jours avec le même T-shirt, que vous le laissiez sécher sur vous. Imaginez comment il est après quelques jours. C'est exactement la même chose. Donc, ces bracelets... On prend sa douche, on se lave les mains, donc ils sont, ils sont humides et puis ils sèchent. Les bactéries qui sont sur la peau euh, s'accrochent volontiers, se multiplient euh, avec la température de la peau, elles se multiplient. Donc ce n'est pas un véritable risque pour la santé, mais, mais honnêtement, ce n'est pas très très euh, propre. Est-ce que notre peau peut faire des réactions s'il y a trop de bactéries sur ces bracelets si on est en bonne santé, honnêtement non. Et si on a une peau intègre, non. C'est vrai que dans, dans un, dans un milieu hospitalier ou quelqu'un qui, qui préparait de la, de la nourriture pour une collectivité, on demanderait très certainement d'enlever ses bracelets. Ça, c'est clair. Imaginons qu'en se lavant les mains, on prenne le temps de vraiment bien frotter le bracelet aussi. Parce que si on ne veut vraiment <rire> pas l'enlever, on veut garder ce souvenir. Est-ce qu'en le frottant bien fort, on arrive à enlever les, les bactéries ou il n'y a rien à faire C'est le fait de sécher sur la peau qui, qui va Les faire venir. Ouais, c'est ça. Il faut, il faudrait vraiment le laver et le sécher. Alors on est tranquille. Donc laver, sécher, ça c'est, ça c'est bien. Mais, mais on ne sait pas, puisqu'on ne sait on pas, peut pas les enlever. On sait ouais. pas si... Non, c'est ça. Donc, euh, et vous, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mis genre de bracelet, mais vous savez bien qu'après quelques jours, il y a quand même une odeur, pas très, très agréable. Et cette odeur, pas très agréable, ce sont les bactéries qui sont là et qui, euh, qui ont un certain métabolisme qui dégage des, euh, qui dégagent des odeurs. Donc. On parle ici des bracelets des festivals, donc l'idéal c'est pas de les garder pour oui. une question d'hygiène, mais avec les non. autres bracelets qu'on peut mettre, alors il y a ceux qu'on peut enlever tous les jours, mais les petits bracelets en cuir, les petits bracelets en, en, en tissu qu'on peut acheter pendant les vacances, ceux-là on a, on a le même problème en fait ben oui tout à fait, c'est exactement la même chose. Donc on met plus de bracelets oui, oui, y ben, On peut mettre des, des bracelets et les enlever pour prendre sa douche hein et ah, pas les laisser sécher sur sa peau donc c'est vraiment le c'est vraiment le fait que ça reste mouillé pendant longtemps et euh, sur la peau qui est oui, des on fois. prend plus de douche ah oui ça c'est pas mal non plus <rire> oui effectivement si on les laisse et au sec ça, sexe, ça y a, passe il y aura rapidement d'autres problèmes <rire> bah, on vous rappellera pour savoir quel est le souci <rire> de ne pas prendre de douche donc là l'idéal euh, on, on le coupe et on l'accroche à la maison ça on peut faire alors pour, si on veut Par garder exemple, le souvenir euh, Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, ou on peut, je sais pas on peut trouver d'autres systèmes. On peut se les accrocher à une chaîne autour du cou et puis on enlève la chaîne pour prendre sa douche. Je sais pas moi, faisant preuve d'un peu d'imagination. Ah oui, ça après c'est les organisateurs des festivals qui sont pas toujours d'accord, parce que il faut non, pas qu'on puisse le passer. C'est le problème du bracelet. Mais en tout cas, merci Anne-Simon d'être passée. Donc on rassure, il n'y a pas de vrai problème de santé, mais un problème d'hygiène à garder ses euh, bracelets. Tout à fait. Merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7 Je vous souhaite une excellente soirée, un bel été, à bientôt Merci, au revoir Il est l'heure de retrouver le best-of des enfants de cœur Comme tous les soirs de l'été dans ce 5 à 7 On revient sur un épisode des Boëls Avec Claudine Brasseur Qui était reçue au Palais Royal Les enfants de cœur Les Boëls Une famille royalement pas comme les autres James Dino oh. et Albert Martin et Paola Cody et Fabiola Aujourd'hui, les Boëls convoquent Claudine Brasseur au palais. Bonjour, Majesté. Vous avez demandé à me voir En effet, je vous attendais. J'ai un problème. Mon fût de jupiler est vite. Euh, oui, mais quel est le rapport avec moi ben, Vous êtes Brasseur, non <rire> C'est votre boulot de le changer, non D'accord, mais on ne me l'a jamais faite, celle-là. Je m'appelle Brasseur, Majesté, mais je ne suis pas Brasseur. Je ne remplace pas les fûts de Jupiler. Vous comprenez ah, Oui, je comprends. Bon. Mettez un fût de Stella alors. <coughs> Albertino, qui est cette ragazza Encore une de tes maîtresses, tu te prends pour Rocco ou quoi Mais non, ma Paola Bella. Madame est brasseur, elle est venue avec son fût. Comment Tu es venu montrer ton fût à mon Albertino <coughs> Mais qu'est-ce que c'est ricazzo Elle m'a insulté celle-là je sais pas, je comprends pas l'italien. Moi, chaque fois qu'elle parle comme ça, j'ai envie d'une pizza quatre fromages. Mmh. Bon, comment on fait pour mon fût Non, Majesté, vous ne comprenez toujours pas. Je ne suis pas brasseur, je suis Claudine Brasseur. C'est moi qui présentais le jardin extraordinaire. Ah. Mais oui, ah, c'est vous, oui. Bonjour, Arlette Vincent. Vous voulez un petit morceau de tarte Non, merci, majesté. Je m'appelle Claudine Brasseur. Ah, bon Ah, vous, ah, vous êtes brasseur Et dites, ça tombe bien, parce que je dois justement remplacer mon fût. Euh, excusez mon mari, avec l'âge, il perd un peu la testa. Il faut tout lui répéter plusieurs fois, 1, 2, 3... Bon, vous me remplacer mon fût Sinon, je vais mettre la pression. Je ne suis pas brasseur, majesté. Je suis Claudine Brasseur. C'est moi qui étais dans le jardin. Vous vous souvenez Maintenant, c'est du mortier. Ils ont mis du mortier dans le jardin. Mais ça va devenir une terrasse alors. Non, non, non, non, non. ils, ils n'ont pas mis de mortier, Majesté. Ils ont mis du mortier. Tanguy du mortier. C'est Tanguy qui est dans le jardin. « Ah si, moi je comprends. Mon fils Philippe aussi c'est un tangui, Mais il n'est pas dans le jardin, il est dans le palais. »« Non, moi je m'appelle Brasseur et je faisais le jardin. Mais maintenant c'est Dumortier qui fait le jardin. C'est clair ?»« Ah, Claire aussi, elle est dans le jardin. Mais c'est sûrement Lorenzo qui l'a mis là. »« Ça y est, j'ai tout compris. » Ah, enfin Oui, vous êtes brasseur Et pour arrondir vos fins de mois Vous mettez du mortier dans les jardins C'est ça Mais non C'est moi, Claudine Et lui, c'est Tanguy J'étais dans le jardin Mais maintenant, c'est Tanguy Qui est dans le jardin Le jardin, majesté Les arbres, les animaux Les petites bêtes Les chiens La verdure Vous comprenez Ah si, tout est J'ai compris J'ai beaucoup de feuilletons Mon feuilleton Mais quel feuilleton Mais si, tant qu'il y a la verdure. <rire> Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dites, Madame le Brasseur, comme vous êtes aussi jardinier, vous pouvez peut-être nous aider. Parce on a une vilaine une plante tenace dont on n'arrive pas à se débarrasser. Là. Les plantes, c'est plutôt le rayon de Luc Noël, Majesté. C'est à lui qu'il faut demander. Il faut demander à Noël. Ah, nous, on... À Noël, je compte demander un nouveau bateau, moi. Mais <rire> Je veux me débarrasser de cette plante au plus vite. Elle est de plus en plus envahissante. J'en peux plus. Bonjour, bonjour, bonjour, comment est-ce Comment est-ce Ah, ben, juste la voilà la plante. Ça l'éfermine, elle s'accroche, elle s'accroche, pire que d'ulière. Qu'est-ce qu'elle dit l'italien on ne comprend jamais rien avec son stupide accent. Mon stupide accent, tu veux qu'on parle d'outien Ça fait 150 ans que tu habites en Belgique et tu n'es toujours pas capable de dire le mot wallon correctement. Quoi Quoi Moi, moi je ne suis pas capable de le dire Moi, je ne suis pas capable de le dire Eh bien, vas-y, vas-y, dis le dis ça comme je te dit. Wa-wa-wa... -oui, -oui, -oui, y y y oh, montez bien, on dirait Laurent qui parle à ses chiens. <rire> euh, Madame le brasseur jardinier, si jamais vous avez du désherbant, je suis preneur, je n'en peux plus. Moi non plus, Majesté. En tout cas, votre famille, c'est du beau. Ah, ça. C'est du beau, mais en a quel C'est qui Oh, les jeu Dans un instant, direction Spa, émission spéciale depuis les Francopholies. Passez une bonne soirée sur Vivacité. Les meilleurs soldes, chez Electro-Rouard à Verlaine, bien sûr.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 cité et la Troie présente l'exposition en plein air à la Bovrie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservation la La Bovrie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure en face du McDonald's.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 19h En cruel bonsoir. Il a fait chaud aujourd'hui, même très chaud. On a sans doute connu la journée la plus ensoleillée de l'année. Pour ceux qui sont en vacances, le souci principal était de se rafraîchir. Les points d'eau ont été pris d'assaut. C'était le cas du domaine provincial du Bois des Rêves en Brabant wallon. Il a fallu refuser du monde dès ce midi. Et puis il y a ceux qui travaillent. Et si cela devient pénible à cause de la chaleur, sachez que la loi oblige votre employeur à prendre les mesures nécessaires. Laurence, ce est spécialiste du bien-être au travail au sein de la CSC Un premier élément, c'est déjà de distribuer des boissons fraîches, de mettre à disposition des boissons fraîches, fournir des équipements de protection, euh, en particulier pour les travailleurs qui sont en exposition directe au soleil, euh, des écrans par soleil, l'isolation des machines générant de la chaleur, assurer une ventilation artificielle euh, des locaux éventuellement, et surtout aussi prévoir des temps de repos. Et des temps de repos qui sont aussi proportionnels ben,